Vous êtes sur RTL, il est 16h. Les infos, Mélina Fachin. Bonjour à tous, Benjamin Pavard et Hugo Riss fêtés en héros. Chez eux, les deux bleus font en ce moment un petit détour par leur ville natale. Pavard est à Jemont, près de Maubeuge dans le nord. Elioris est à Nice. Je ne pensais pas brandir un jour ce trophée a déclaré le capitaine de l'équipe. C'est un honneur et cela me rend fier d'être français. Raphaël, Vanal, Raphaël Varane, lui, s'est brièvement rendu au RC Lens, le club où il a débuté. Un braqueur est actuellement recherché à Paris. Après avoir voler une trentaine de montres de luxe un butin de 200 000 euros. L'homme armé s'est retranché dans le chantier de la Samaritaine, dans le 7e arrondissement. La commission parlementaire qui enquête depuis 4 mois sur le scandale Lactalis rend aujourd'hui ses conclusions. En décembre dernier, 36 bébés avaient été contaminés à la salmonelle après avoir bu du lait infantile fabriqué dans l'usine de Cran en Mayenne. La commission propose notamment que les contrôles soient renforcés et qu'une police de l'alimentation soit mise en place. Et et on apprend qu'une nouvelle crise du même type touche cette fois-ci des légumes surgelés hongrois. Ils seraient contaminés à la listeria et auraient peut-être causé le décès de 9 personnes en Europe depuis 3 ans. Plusieurs entreprises les commercialisent en France. Des légumes vapeur de chez Lidl, des poêlés surgelés Carrefour ou encore des salades de riz au champ. Tous les produits concernés doivent être retirés de la vente. Direction maintenant la grande boucle. RTL Tour de France 2018 Hier, pour la première fois, c'est un Français, Julien Alaphilippe, qui a remporté une étape du Tour de France. Aujourd'hui, onzième étape dans les Alpes toujours, il reste une cinquantaine de kilomètres, Christian Olivier. Oui, il se passe enfin des choses dans ce Tour de France 2018. Nous sommes dans l'ascension du col du Pré, avec un maillot jaune en difficulté. Nous allons voir cela dans un instant, grâce à la moto RTL, avec un trio de têtes qui se disloque. Julien Alaphilippe, le coureur français, rejoint par les 30 coureurs lancés aux trousses de Julien Alaphilippe, qui était accompagné de Warren Barguil de Thomas De Guent 30 coureurs donc qui euh, maintenant font de la résistance et qui possèdent 5 minutes et 27 secondes d'avance sur un groupe où il y a tous les favoris avec notamment Christopher Froome avec Romain Bardet euh, groupe au sein duquel Valverde a tenté de dynamiter les choses et il a accéléré ce qui fait que ce temps des favoris est en train également de se disloquer mais Froome et euh, Romain Bardet sont toujours roue dans roue. et donc je vous le disais si nous retrouvons la connexion moto RTL, je vous le disais le maillot donc Greg Van Havermart qui est lâché, qui pourrait bien et qui perdra d'ailleurs son maillot jaune ce soir avec deux hypothèses, parmi les hommes échappés, un belge, Powells qui pour l'instant peut-être le leader provisoire, virtuel de ce Tour de France mais au classement général, le mieux placé et le costaud, c'est l'un des partenaires de Chris Froome, il est britannique également et il s'appelle Guérin Thomas, donc virtuellement Powell's maillot jaune, nous n'en sommes pas là rien n'est virtuel, lorsque les coureurs franchissent la ligne d'arrivée Guérin Thomas, le mieux placé pour revêtir cette tunique jaune ce soir à La Rosière, mais l'étape est loin d'être terminée puisqu'il reste encore 51 km à parcourir donc une trentaine, petite trentaine d'hommes en tête avec notamment des coureurs comme Barguil comme Boué, comme Gébert et comme Moinard 4 Français qui appartiennent à l'équipe Fortunéo, il y a un coup à jouer pour la victoire d'étape et donc à 5 minutes et 15 secondes le groupe Christopher Froome le groupe Romain Bardet et désormais lâché le maillot jaune Greg Van Avermaet on commence enfin à l'enquête les hostilités dans ce Tour de France 2018, en pleine ascension de la deuxième difficulté, le col du Pré. Prochain rendez-vous RTL Tour de France à 16h30. Merci Christian, à tout à l'heure. Le temps demain, un grand soleil de la Bourgogne jusqu'à la Méditerranée. Ailleurs, des éclaircies, un ciel voilé le long des côtes de la Manche et quelques averses sur la façade ouest. Les températures demain après-midi, 19 degrés à Cherbourg, 23 à Nantes, 24 à Bayonne, 26 à Nice, Marseille et Ajaccio, 29 à Strasbourg et Perpignan, 30 à Paris et 32 degrés à Nîmes. Mimosa. Besoin de financer un projet en agriculture ou en alimentation Avec Mimosa, c'est le grand public qui finance votre projet. Lancez-vous sur mimosa.com Les courses sont à Grègne dans la Manche aujourd'hui. On suit les arrivées avec vous, Dominique Cordier. Oui, Mélina, avec un rappel, celui de la bonne combinaison du quintet. Il fallait jouer l'As, le 5, le 9, le 11 et le 4, le numéro plus pour les joueurs. 1017, mais je vous l'ai dit, la tirelire est tombée pour le quart de sa valeur, 250 000 euros environ à Marseille. La quatrième, la victoire pour le 8, Achilles de l'Exlore, 3,80 euros, 1,60 euros. Deuxième, le 7, Berlingot, 1,80 euros. Troisième, le 9, Ballerine, 6,6 euros, Le 3, Attrape-moi Aldo est quatrième. La cinquième, la victoire pour le 3, du Quick, 3,60 euros, 1,60 euros. Deuxième, le 12, Dictate du Start, 1,90 euros. Le 4, Chloé de Jade, et troisième, 5 euros, tour Devant le 10, Colombo durable. la suite et la fin des courses à Grègne. C'est pendant les grosses têtes de l'été, ma chère Ménina. Merci Dominique. RTL, il est 16 h minutes. Tout de suite, les grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier. Mais oui, après-midi, délice sur RTL. Le best-of des grosses têtes avec Laurent Ruquier. Premier extrait, ça se passait le 26 mars dernier. Le Laurent Ruquier recevait François Rollin, Valérie Mérès et Gad Elmaleh. On nous rappelle aujourd'hui dans la presse que pour son 89e anniversaire, ce soir, il donnera son dernier concert, Les Adieux de Charles Dumont sur scène. Il interprétera évidemment la chanson qu'il a composée pour... Edith Piaf, « Non, rien de rien, je ne regrette rien ». Et ma question est toute simple à propos de cette chanson, « Non, rien de rien, je ne regrette rien », dont il a composé la musique, Charles Dumont, mais dont les paroles sont signées Michel Vauquer, chanson qui date de 1960. Quel est le dernier vers de cette célèbre chanson ?« Ça commence avec toi. Ça commence avec toi. » Excellente réponse de François Rollin En plus, ça finit, ça finit avec « ça commence ». Ça finit par « aujourd'hui, ça commence avec toi, ouais. bravo François Rollin ». Parce qu'en fait, il y a très peu de paroles. Et en fait, elle dit quasiment que rien. Enfin, elle dit rien. Laurent, on a un changement de bonnette. C'est juste pour signaler changement de balle au tennis, changement de pneu dans la F1. Grosse tête, on a eu un changement de bonnet. C'est Valérie Mérez qui a oui. demandé une nouvelle bonnets Parce voilà. en ouais. fait, Valérie va vous interpréter « Non, rien de rien. rien de rien, je ne regrette rien ». Non, rien de rien. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Oh. Ouais. Ouais. Ouais. Ouais. Ce, ce qui m'a toujours frappé euh, avec cette chanson, parce que Charles Dumont est un homme délicieux, en tout cas c'est mon sentiment, mais cette chanson lui est toujours attribuée, alors qu'il n'a fait que la musique. et ce qui est le plus fort À mon sens, c'est les paroles de Michel Vauquer. Ah oui, non, rien de rien. Sauf que les paroles, elles sont quand même limitées, parce qu'après, elle dit, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. C'est une grande leçon de philosophie, quand même. Ah oui, je me fous du passé. D'accord, pour les paroles, mais tu les mets sur la musique de la danse des canards, ça le fait moins. Vas-y, essaye. Non, rien de rien, je ne Non, rien de rien, je ne regrette rien. Non, non, non, je ne regrette Je ne regrette rien, rien, rien, rien, rien. Ah, ça, ça, ni le mal qu'on a fait ni le bien règle, ni règle, le mal, comme quoi la musique est pas si mal vous voyez Vous voyez que la musique ça contre là. Ah, ça a fait tout contre ah, la... Parce que c'est. Ah vrai... <rire> si vous mettez ça par exemple c'est pareil sur la, la musique. La Bohème, la Bohème, la Bohème, la ah. Bohème. Ça veut dire qu'on est heureux. Ta ta, ta ta ta ta. La Bohème. Et, et la, la Marseillaise. Bohème, ta... Allons enfants de la patrie. Allons enfants Allons, de la patrie. Le heures de gloire est arrivé. Vé vé vé. Non v, la musique, <rire> la musique contre là. Voyez. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, pas, pas, pas. <rire> les ouais. paroles de Monsieur Vauquer, effectivement, sont importantes, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est toujours « Non, rien de rien, non, je rien. rien, rien, rien c'est payé, balayé, oublié, je me fous du passé. » Alors là, après, je revanche, « Avec mes souvenirs, souvenirs. j'ai allumé le feu. » Et là, Laetitia va réclamer, évidemment, <rire> « Des droits d'auteur <rire> !» M Mme Mérès, en tout cas bravo pour votre interprétation Mme Mérès, parce que je trouve que vous roulez bien l'air oui, quand vous faites vrai. piaf elle roule, oui. pas, elle roule pas, mais, pas que l'air Mais je crois que vous aimez beaucoup les les, les, les, les, les chansons d'Édith Piaf Ben oui parce qu'en fait quand j'étais petite on faisait Paris-Casablanca en voiture et je chantais piaf pendant tout le voyage les tu sais C'est <rire> ma, ma ville Casablanca oui, Tu, tu, sais. à... tu, sais. voyageais avec tu aurais pu me faire signe quand tu venais à Casa Votre préférée c'était laquelle C'était l'homme à la moto. Ah oui, alors faites-nous là, alors. Oui. Ça marque. Il portait des culottes, des bottes de moto, un blouson de cuir noir avec un aigle sur le dos. Ah. Sa moto qui partait comme un boulet de canon <rire> se met la terreur dans toute la région. Oh. Oh. Ah oui, oh. ouais, mais... Moi, écoutez... J'avais l'impression d'être à Casablanca. Moi, là, à Casa, enfin, euh, t'es même pas arrivé au port là. Encore. Et okay. j'avais mal au cœur en voiture. C'est pour ça que je chantais. Et donc parce qu'en fait, tu... quand je chantais, je pensais pas que j'avais mal au cœur. Après, je mangeais un truc. Après, on s'arrêtait pour que je tu vomisse. Vomissais, ouais, ouais. Et après. Euh, et je ah oui. rechantais, et je remangeais un truc, et je revomissais. C'était ah assez oui. sympa. Ah, C'était des beaux voyages. Et, voyage et, et alors ce qui c'est connaissais... que je dormais sur le haillon. Là. Donc maintenant, une non, on, te, on te traite d'assassin si tu mets ton gosse sur le haillon. Tu étais, oui. oui. étais sur la galerie Tu étais me ouais, sur la galerie et ton père roulait. Après, c'est pas pourquoi il vomissait. <rire> après Sur <bah oui>. le haillon. Non mais voilà, sur le haillon, derrière, pas au-dessus de la voiture. À côté du petit chien qui a les yeux qui s'allument. Haillon, haillon, haillon. Ça, un jour, c'est arrivé à des gens qu'on connaissait, ils étaient partis en vacances, et la grand-mère qui était avec eux, meurt pendant le, le voyage. Ce qui ils étaient de ce côté là Et pour rentrer, pas devoir payer les frais de rapatriement du corps, ils l'ont roulé dans un tapis et mise sur la galerie. Et ils ont repassé les frontières comme ça, et puis ils s'ont arrêtés pour euh, pique-niquer dans une station d'autoroute, et là, on leur a piqué la bagnole. Ah <rire> avec Laurent Ruquier,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 Pour réunir dans un studio Roselyne Bachelot, Chantal Latzou et Ariel Dombasle, il faut s'appeler Laurent Ruquier. C'est le meilleur des grosses têtes sur RTL. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Melissa est au téléphone. Bonjour Melissa. Melissa, mettez ce dibet, ça fait On l'avait jamais fait. Ça, le thème. Aujourd'hui, il faut être gentil avec Chantal. Oui oui. Elle habite Dinan, Melissa, dans les Côtes d'Armor. Et souvent on dit non à Melissa. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Mélissa Des infirmières. Infirmière en Bretagne, 25 ans seulement Vous oui. êtes toute jeune, mais vous écoutez les grosses têtes parce que vous avez permis vos chouchous dans l'émission... Chantal là-dessous voilà, Oh, voilà. c'est gentil Mélissa On Mélissa. sent l'infirmière qu de... <rire> qu'elle qui a l'habitude de... Mélissa, vous chose. allez peut-être partir grâce aux grosses têtes, en voyage, ou ça Au château de Cheverny. Vous connaissez ce château qui a beau. servi à R.G. pour dessiner le, le, le, de le château de Moulinsard du capitaine Haddock La même famille est propriétaire de ce château depuis plus de six siècles. Allez-vous sur le site internet chateaucheverny.fr, Mélissa, êtes-vous prête Je suis prête. Vous savez forcément répondre à la question qui vient, chère Mélissa, car vous connaissez Stéphane Bern. Bien sûr. Monsieur Patrimoine Oui. Et il a décidé, Stéphane, qu'il fallait faire payer l'entrée des... L'entrée des quoi oh, je veux Faire sûr. payer l'entrée des cathédrales. Et oui, oh c'est ouais, gagné Bravo, bravo Mélissa Eh oui, dans tous les autres pays, on paye pour aller visiter les cathédrales et pas chez nous en France, ça ferait de l'argent pour restaurer les cathédrales. Oui, ah, c'est une très bonne idée. Quelle est la cathédrale européenne oui. qui a le plus de visites Barcelone. Notre-Dame Non, non c'est la cathédrale de Cologne, chers amis. Ah, Cologne. Oh. Le gothique flamboyant. Ah oui, ah c'est génial. Vous êtes sûr sûr Oui. Oui. Oh, ça, ça pue quand on dit oui au ciel Oui, oui. Elle nous Mais c'est incroyable que vous doutiez. Non, dans les, <rire> les cathédrales, des... Vous voyez alors, par exemple, je suis allé à Venise il y a très longtemps. Oui. Euh... Et je rentrais dans toutes les chapelles comme ça. Oui. Et les églises, mais maintenant qu'elles sont payantes, on hésite un petit peu. Oui. C'est-à-dire qu'en bon catholique, on met une petite pièce dans le tronc. Il voilà, si. y a des troncs pour bah, ça. Oui, il y, y a dire dire les troncs c'est tout de même. Bah, bah, oui. Stéphane veut qu'on paye l'entrée ah, des cathédrales. Ah, il a raison, Stéphane. Ah, oui, absolument. C'est pour se faire un peu de pognon. Ils faire payer l'entrée ici à RTL aussi. Ah, ah, oui. oui, mais c'est pas une cathédrale. Il oui. ah, y en, non, y en a, moi... ils auraient dépensé du pognon depuis euh, quelques années quand même. <rire> Allez-y, allez faire la quête un peu quand <rire> est-ce qu'on fera payer pour la messe Comment ça bah, Les gens qui vont venir à la messe, payeront l'entrée Mais non, mais non. en plus, les habitants, par exemple, les parisiens, les parisiens ne paieront pas. Ah. C'est vraiment les touristes qui paieront, je Ah, je voilà, crois. uniquement les ah, japonais et les pratique. chinois. <rire> Comment vous voulez reconnaître un touriste d'un parisien, vous bah, Je ne sais pas, mais en Espagne, c'est le cas, par exemple. Mais comment ils les reconnaissent ah les parce ah parce on en Et en on montre sa carte euh... d'identité oui, Non, il y a, parce qu'ils portent des, des, des tongs, ils portent des tongs. <rire> les Chinois, les Chinois. Ouais, tous, tous. Tous les touristes portent des tongs. Pour eux, c'est comme... le string du pied. <rire> à Londres, il faut débourser 24 euros pour l'abbaye de Westminster. Oui, c'est ça, oui. Et 18 euros pour la cathédrale Saint-Paul. C'est cher, quand même. S'il s'il faut ouais. payer 15 ou 18 euros pour aller à Notre-Dame, quand on se ouais. promène en famille, c'est quand même pas. Ah, euh, ah, pas D'accord. Moi, j'ai été visiter Notre-Dame de Paris. J'ai quand même été très déçu ah parce oui que, ouais. en fait, on fait le tour. Elle aussi, paraît. <rire> <Non>, mais... <rire> ah non, moi, elle m'adore. elle adore, euh... <rire> ah, adore Notre-Dame de Paris. Ah, ouais, elle adore. La voilà en fait, Notre-Dame du Mans. On, quand on visite, on fait le tour de la cathédrale, mais en aucun cas. On peut être au centre de la cathédrale et avoir cette vue sur toute la nef. Et ça, c'est vachement regrettable pas parce qu'on voit la cathédrale autour, mais on peut pas. À aucun moment, on peut passer au centre. Mais toi, -ce parce qu'il y à la messe. Mais, mais on ne peut main. pas, c'est fermé, tu n'as pas accès. Donc tu fais le tour comme ça, le long des galeries, la mais c'est dommage qu'on puisse pas rentrer. Demandez à Stéphane Bern, il vous donnera un passe. Vous ai demandé en plus, tu, et ah, le, pas, le curé m'a mais... dit, ah non, non, non, non, non personne avec, ne rentre. Une passe avec Stéphane Bern, ça va intéresser oh. Stevie. <rire> non, il, doit... il doit déjà me faire visiter Versailles. <rire> Raffarin, en tant que chaussier officiel de Casimodo, il a les clés de l'église. Ah oui, le bossu de Notre-Dame. Vous êtes toujours là, Mélissa Oui, bien sûr. Écoutez, vous partez au château de Chevalier vernis, ce sera gratuit pour vous. Très bien. Contrairement aux cathédrales que veut faire payer Stéphane, mais il a peut-être raison, hein. ça permettra évidemment de faire des économies sur les travaux, et ça nous coûte. Euh, vous comprenez ça, Stevie Oui, oui. Je, moi je comprends, oui. je suis pour, il faut sauver notre patrimoine. Et Chantal, comment elle a rajeuni, elle a fait payer l'entrée, regarde. <rire> <rire> On vous remercie Mélissa. <applaudissements> Jusqu'à 18h, les grosses têtes de l'été, sur RTL, Laurent Ruquier, C'était les Beatles sur RTL. Des questions parfois tarabiscotées, des réponses qui fusent dans tous les sens. C'est l'alchimie des grosses têtes avec Laurent Ruquier sur RTL. On nous dit qu'en Angleterre, il y aurait 10 000 personnes qui seraient adeptes du pop play. Mais de quoi s'agit-il Le pop play, Le pop play. C'est un rapport avec la musique Pas du tout. Du pop-corn Du pop-corn Non. Alors le pop play si, parce que on appelle les pop-up sur Internet quand il y a des publicités qui apparaissent sur votre écran. Est-ce que ça Rien à voir. Alors attention, c'est pas PUP, un pop play Ah pop-let Ah mais où vous avez foutu dedans à cause de votre accent Oh ben, enfin, écoutez mon accent et play, que je note. PUP, PUP, p Oh vous avez de la chance, ça ne sort rien. P à A Y. Ah oui, C'est le diminutif de puppy, petit animal, euh, ah, petit chien. Oui. Ouais. Et c'est joué avec un faux chiens, animal. Faire danser non, ses chats euh, en vidéo. Euh, Est-ce que ça a un rapport avec les puppies, avec les petits Pe animaux Ah, Il y a un petit rapport. Est-ce que ça a à voir avec une, un, un animal en, en oui, particulier Oui, Le chat, le chien. Plutôt le chien. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux Ça termine sur Internet ou pas du tout Non, pas Il y a eu quelques documentaires qui ont montré... Oui des adeptes du pop pléquerie, et pas comme ça, Caroline, je vous jure. C'est fini. Il <rire> faut vraiment sais que quelqu'un la fasse jouer une bonne craie pour toutes. Ouais j'ai trouvé non, finalement, non Excusez-moi Alors, ça y est, Je crois que je l'ai. Est-ce que ce n'est pas ce nouveau jeu qu'ont les gens de se mettre en dessous de leur chien, de leur mettre des vêtements ah, ouais. et de genre euh, s'amuser à les faire genre euh, fumer une cigarette, etc. Ah non, en non, les non, non, non. Non, non, voilà. non que... il n'est pas question est de que ça filmer. est à voir avec l'odorat de l'animal Non, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé d'avoir un chien pour être adepte du pop-play. Ah, on peut avoir un vieux chez soi et faire du pop-play. <rire> non, mais vous quoi... être tout seul chez vous et faire du pop-play. Sans chien, on peut le faire des sans... ombres chinoises. Non plus, non. On peut le faire sans rien quoi, sans <coughs> accessoires. Sans accessoires. Ah, certains préfèrent euh, utiliser des accessoires, mais ça n'est pas obligé. Des accessoires Et... du genre de ce qu'a trouvé Roseline derrière son <rire> frigo. Non, non, non, ça n'est pas forcément sexuel, Sexuel même si certains estiment que c'est quand même une forme de déviance. Mais c'est pas la levrette Non. Pas... <rire> Je Je mets la levrette n'est pas une déviance. Il y aurait plus de dix mille personnes qui seraient oui. adeptes ouais, du popple. Est-ce est que c'est de... un plaisir sexuel Non, je vous ai non. dit que ça n'était pas forcément sexuel, même si est certains estiment ah. que c'est une déviance. -ce que Alors... Ça ce serait pas de refaire le cri des animaux en mettant d'aboyer ou de miauler ah. Ça en fait partie. C'est un peu sadomaso ou pas Pas forcément. Pas forcément, mais c'est de... oui, c'est de marcher comme un chien dans la rue. C'est de se comporter comme un animal. Comme un chien. Comme un chien. Je vais oui. vous accorder la bonne réponse, Titoff, bravo. Et oui. Il y a dix mille anglais. On ne sait pas encore combien ils sont en France pour l'instant, mais dix mille anglais 10 000. qui se comportent comme un chien. Ils aiment ça. Oh là là. Alors euh, ils aiment manger dans une gamelle, se faire caresser le ventre par leur compagne. <rire> et et non, maintenant, <rire> on se courent. Il y a <rire> des tout pour faire un monde. Et, et, et certains même portent une combinaison. Alors par exemple là, j'ai une photo. Il y en a. Il a une combinaison noire et blanche façon dalmatien. Et il est effectivement couché cru. sur le canapé à côté oh, de sa femme. Oh là là. Alors, Non, non, non, non. Et, et, Il y a 10 000 personnes quoi. réellement. Oui, oui, 10 000 personnes. Non, mais ça. à quel Je... moment Attends, mais... du sondage tu réponds, oui, j'aime bien m'habiller <rire> en chien. Euh, mais des, euh... gars, des gars déguisés en chien qui bouffent dans la gamelle avec un collier autour du cou, j'en ai connu dans certaines maisons spécialisées. Ah hein. oui <rire> Ça s'appelait les claques avant. Enfin, bah là, écoutez, mais... c'est pas dans des maisons spécialisées. Oh, Regardez-moi, j'ai la photo du monsieur en dalmatien à côté de sa femme. Le problème qu'ils ont, c'est pour se nettoyer réellement comme les chiens. quoi. Oui. <rire> ah non, non, non, mais ça fait peur. très souple, quoi. C'est n'importe quoi. Ah oui, puis surtout... Quand est-ce que tu rentres dans une boutique en disant « Vous avez ma taille en, en dalmatien ah, ?» <rire> Mais quelle est la raison Et le mec de... te dit « Pourquoi faire ?»« C'est pour me faire caresser le ventre par ma euh, femme. »« <rire> Non, mais tu sais, es à la ma maison. »« Ma ah, voulais... Oui, ouais, oui. c'est ça. »« On mettrait deux gamelles, oui. euh, un os en plastique, s'il vous plaît, puis vous rajouterez la laisse là-bas. »« Oui. Voilà, c'est une forme de déviance, évidemment. Ah, »« À une forme ?»« Oui, euh, mais, mais ça fait de mal Ils à, à personne. »« Ils vont pas ah, jusqu'à ah, poser va, des plaies. »« On sait jamais quoi. » Il si y en a qui se prennent pour des pitbulls <rire> ou des rendez ouais, ou quoi ce serait être... drôle que le type porte le facteur quand <rire> il arrive ouais, ça. Ils vont pas jusqu'à poser des pêches sur le trottoir va... <rire> C'est dégueulasse <rire> Oui, mais la femme ramasse Ah, oh, oh, quelle oh, horreur euh, C'était oh, le seul oh, oh, en C'est un jeu de rôle animal, vous voyez, en fait euh... ben, Non, puisque la dame est habillée normalement Oui, mais elle, elle joue la maîtresse, vous comprenez Et Le, le, ah, bah, le, euh, le euh, monsieur joue le chien Rocco Cifredi, lui, se déguise toujours en Goro, l'animal qui saute sur sa queue. <rire> oh, Roselyne, vous avez dû rencontrer des comme ça, non J'ai rencontré des chiens dans ma vie, mais ils s'habillaient pas pour autant. Mmh. Ils n'avaient pas l'assemblée qui se Non, vous trouvez pas euh, que voilà, c'est du style là, du là, là, Vous avez vu le costume d'Almatien Ça pourrait être une nouvelle mode Mais moi, Honnêtement, je trouve ça vraiment, n'importe quoi. Le mec, s'est même pas habillé, pour ceux qui nous écoutent, vous avez, vous n'avez pas la photo, est, il, est, il est habillé en dalmatien, mais il a aussi la tête, une masque, une, une tête, une gueule de dalmatien. Mmh. Mais c'est pas possible en tout cas. Moi, je trouve pas ça drôle du ah, tout. Ah, ça t'aurait moins choqué s'il avait gardé sa vraie tête <rire> Ne bougez pas. Laurent Ruquier et les grosses têtes de l'été reviennent dans un instant sur RTL. Et tous les jours en début de soirée, nous passons un coup de fil à l'équipe Direct Energy. Tous fans de vélo, avec Direct énergie premier fournisseur alternatif d'électricité et de gaz. Un clafoutis automne cerise de Véronique Debure, le roman de votre été. C'est l'histoire pleine de tendresse de Jeanne, une grand-mère nonagénaire. Sur quatre saisons, à travers son journal intime, elle nous fait partager ses humeurs et ses souvenirs. D'événements minuscules en réflexion désopilante, cette géniale grand-mère nous raconte sa vie de Parisienne exilée à la campagne. Un clafoutis automate cerise est une sublime déclaration à la vie, un beau message sur la transmission entre générations. Un clafoutis automate cerise de Véronique Debure, en poche, aux éditions Gélu. Chef d'entreprise, RH, manager, trouver le bon candidat vous prend trop de temps Besoin d'un outil simple et efficace pour trouver votre prochain collaborateur Sur cornerjob.com ou sur notre application, trouvez les bons profils au bon moment. 200 000 entreprises ont déjà choisi Cornerjob. Postez votre offre d'emploi en une minute et contactez les candidats directement sur leur mobile. Cornerjob, rejoignez l'équipe. Le grand quiz de l'été. Bruno Guillon, Caroline Diamant. Quel plaisir de vous retrouver demain pour le grand quiz de l'été sur RTL. Tous les matins, répondez à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 Et à 16h28, sur la route du Tour, Christian Olivier. À 40 km de l'arrivée de cette 11e étape, Albertville-La Rosière, au total 100 km 500. Les choses sérieuses ont enfin commencé avec plusieurs attaques, avec plusieurs tentatives d'intimidation et peut-être et même sûrement un grand chamboulement au classement général ce soir à La Rosière. Au terme donc de cette étape, à hauteur de 1855 mètres d'altitude. La situation est la suivante. Un groupe d'échappés avec quelques Français, Barguil, Gébert, Moinard, également euh, le jeune Martin, accompagné de pas mal d'Espagnols, Nieve Caruso mais il y a également là le belge powells on a pu reconnaître également Navarro Eradia. et Radia, et ces coureurs possèdent 3 minutes et 50 sur un groupe de contre-attaquants, groupe complètement disloqué sous la pression de Valverde, le coureur espagnol qui fait une belle course pour tenter à aller rendre trop Valverde de revenir sur ses coureurs de tête, ce qui lui permettrait peut-être même ce soir d'endosser le maillot jaune on vous parlait tout à l'heure de se vire maillot jaune mais depuis l'attaque de Valverde eh bien, les cartes peuvent être rebattues et Valverde a un joli coup à jouer peut-être pour l'étape c'est moins sûr s'il revient en tous les cas sur les coureurs échappés mais peut-être aussi sur le classement euh, général et endossé pourquoi pas ce soir le maillot jaune car dans le peloton des favoris Christopher Froome, Geraint Thomas, côte à côte les deux coureurs de la Sky mais également avec Romain Bardet alors que euh, depuis maintenant au moins une quarantaine de minutes et on vous le disait sur l'antenne de RTL Greg Van Avermaet le maillot jaune du tour après 8 jours avec cette belle tunique est eh irrémédiablement décroché puisqu'il est pointé à plus de 9 minutes du groupe de tête voilà donc la course est loin d'être terminée alors que c'est au sommet du col du pré Warren Barguil qui a franchi en tête cette nouvelle difficulté il reste bien sûr le Cormet de Roseland et la Rosière et avant une arrivée programmée peu avant 18h prochain rendez-vous RTL Tour de France dans le flash de 17h Les grosses têtes de l'été sur RTL, morceaux choisis, retour sur l'été 2017 ce jour-là. Laurent Ruquier était en compagnie notamment d'Isabelle Mergaud et de Christophe de Chavannes. Vous êtes toujours en tournée avec vos idoles, Christophe de Chavannes. C'est gentil de le rappeler, oui, c'est exact. Et... Et avec plein de nouvelles idoles, en plus. Ah oui, c'est vrai, c'est ah, en ah, ah, Oui, a on a un petit peu rapidement Il y a des jeunes, avis. il y a des jeunes. Il y a une nouvelle alors, attendez, arrivage. Attendez, je vais vous expliquer. Si c'est pour faire des blagues sur euh, <rire> sur la mûritude de, de ces artistes exceptionnels... Oh, la mûritude. <rire> Oui, ah ben toi, tu sais de quoi je parle. <rire> oh <my God. rire> ah, si c'est pour parler de l'âge de ces personnes, qui sont des personnes extrêmement vivaces... Mais bien sûr. qui vivantes. Qui représentent... Euh, la, la seule tournée pour les personnes de plus de 50 ans. Voilà, dont nous sommes. Eh oui, oui. oui. Dont, nous sommes. dont nous sommes quasiment tous. On a vécu une saison qui était un début difficile, une fin exceptionnelle. Et si on débute comme la fin, on va faire, euh, j'espère, un succès énorme. Pourquoi, parce que pourquoi un que début difficile hein. Parce qu'on a eu du mal à ressusciter... Euh, Une tournée qui était, ah euh, bon qui eu eu pas pensé, euh, une tournée qui était morte. Dans je pensais qu'elle qu était. juste blessée. Fais, fais attention Christophe parce voilà. que oui. l'été il risque d'être caniculaire et il <rire> risque d'avoir des dessèchés. Bien déshydraté. T'as déjà eu des, des morts sur scène Christophe non. Oh pas de vous quand même. <rire> François, franchement, pas de vous. Ariel, vous approchez pas trop de lui. Vous allez faire la prochaine tournée. <rire> ah non mais je serais ravi faire Ariel, la prochaine tournée. Il faut qu'elle attende puis... 30 ans. Hein. Mais bien oui, sûr, c'est vrai, c'est ouais. vrai, c'est vrai. Voilà. Mais bon, j'essaye de m'approcher petit à petit. Non mais ouais. on a plein de nouveaux. C'est qui les qui qui nouveaux alors bah, oh, Patrick oui. Juvet, Dick Revers, qui fait euh, pour la première ah, fois. Oh. Dick, ah, Dick, ah, Dick On l'adore, Dick. Patrick Juvet aussi. Nicoletta, Patrick Juvet, Dick Rivers, Isabelle wow. là qui sont les deux seuls qui restent de l'année dernière. Voilà, ah, les Mais, vous ah, tôt, mais, est que mais vous il est pire tôt, que nous ah, il, il est, il est affreux. La tournée commence, au perd ah, la chaise ouais. <rire> Mais je vous le dis, un séjour, il va nous sortir un double décédé <rire> Ah mais d'ailleurs, il est sorti, vous faites ah, oui. parler Il ah, ah, y, y a un DVD-CD qui est sorti qui est une merveille Mais c'est génial, les gens adorent ça, et nous bah aussi, oui, évidemment ah bah, oui. Oui. Moi, je bah, réserve oui. mes places pour la première mais date Je vous oui. les offre ah, où, la Vous première... voulez aller à Amnéville ah bah, Il y, des, il y a des histoires, il y a des histoires. c'est intéressant, c'est ah intéressant. Oui il, y ah cas, bon -ce avez... -ce il y a pas beaucoup de femmes enceintes. En tout cas, ça laisse très bon espoir pour nous. Qu'est-ce que vous dit Il y a pas beaucoup de femmes enceintes. Et <rire> comment tu fais ça, pour les, les bassines <rire> Le mec, mec il dit ça en se regardant dans la glace le matin, quoi. Frantso, franchement. Ils font la chenille. Ouais. La, la, la chenille. Ah pardon, est-ce qu'il Ça faisait longtemps que je pas vu. Non, ils font pas la chenille. Non, non, ils font la limace parce qu'à ce âge-là, ça rave. <rire> Oh non décidément ah, Mais je vais vous les amener un matin. Attends, mais on a cet âge-là, on oui. les un ah on, ah on les adore. Ah bah vous, les adore. Ans, bah oui, tout de suite même déjà, ah ouais. je l'ai, mais je m'en fous. Pour réanimer voilà. la soirée, la, la tournée. Bah, même. Je serai très bien. Mais mais sur la croisière, oui. c'est Sophie Favier qui va. Avec ma bassine C'est pas vrai si. ah, Vous êtes réconcilié avec Fofi alors Mais tu ça va être Allez, je crois qu'il est temps de passer à la première citation du jour pour Christelle Ruer, qui habite Nancy en Meurthe-et-Moselle, qui a dit :« L'avantage d'être intelligent, c'est qu'on peut toujours faire l'imbécile, alors que l'inverse est totalement impossible. » Français mort. Non, américain vivant. Américain vivant. Dave. Woody Allen. Woody Allen. Bonne réponse. Isabelle Mergo. Américain vivant. Euh, alors, pourquoi bon, tu minimises ma réponse, toi, le, Non, c'est parce que j'ai dit, euh, dit Dave, mais c'est idiot. Hein J'ai dit Dave, ce qui est idiot, parce que je pensais à ma tournée. Ah, je croyais que c'était... Ah oui, d'accord, je croyais que tu te moquais de ma, de ah, ma pas, réponse oh, en disant que c'était facile, etc. Pas et du cetera. tout, pas du tout. Surtout que ah, Woody Allen ah, n'est jamais citée ici, en plus. C'est pas du Bah, t'avais qu'à répondre, du coup. <rire> là, ça y tout de suite, elle Je suis gentil, qu'est-ce que c'est que ça te Pourquoi vous êtes mal ah. embouché comme ah. ça, Isabelle Mais très humeur, c'est l'autre, là ah. Il a... Imagine un garçon qui te dise du con, ça serait pas joli Bah euh, non, non, tu l'as tellement supposé euh, Que, que, que c'était criant Faut pas la fâcher, vous savez, elle est arrivée de bonne humeur Christophe Mais, mais ah, a oui. Et, et puis tout à l'heure dans les coulisses Isabelle a fait remarquer Que Christophe avait pris des épaules Ah, oui. ah, oui. ah oui, notre Et qu'il s'était sculpté n'a jamais été aussi musclé ah oui. ouais, J'ai l'impression le... que c'était Olivier Mine ouais. ouais, <rire> C'est ouais. Schwarzenegger Et passe oui. partout en même temps ouais Il la boule, allez ah, ah, dans. faut rien laisser traîner ici. Sort, sort, sort. Moi j'ai remarqué, Mon Dieu. que vous aviez des petits seins. Oui, oui, oui, oui et ça, j'ai le dire, oui. oui, Et en plus oui. il a pointé. Ça c'est parce que je suis content de vous voir. Ça m'étonnerait qu'il ait des petits non. seins parce que c'est un gros bonnet de la télé. <rire> Une citation pour Alexandra Haute qui habite Vion en Ardèche qui a dit ce qui probablement fausse tout dans la vie, c'est qu'on est convaincu qu'on dit la vérité parce qu'on dit ce qu'on pense. C'est mort. Qu'est-ce que vous avez dit la, la réponse d'Isabelle Mergo. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. Juste avant l'arrivée de l'étape du Tour de France, retrouvez le cycliste le plus combatif du jour avec le prix Antargaz de la combativité. Journal du futur, Martial You. Enigme numéro 3. Car et pegores marrite, mi sento bene, e prego sempre. Réponse. Ça C'est le pape urbain neuf qui va devoir démissionner en 2067 avant de devenir fou. Le journal du futur. Plongez avec moi dans notre futur tous les jours à 8h30 et 19h15 sur RTL. Lidl, meilleure chaîne de magasins de l'année. Allô patron, elles sont à allô. Allô, allô C'est ça, oui, allô, les glaces chez Lidl. Et en ce moment, la box de 11 glaces à l'eau est à 2,59 11 glaces à l'eau à 2,59 24 centimes la glace, mais ils sont complètement givrés. Ah bah sûr que ça jette un froid, hein. mais 11 glaces avec 4 parfums différents à ce prix-là, ben c'est à prendre et aller chez patron. Hein. Ton humour me laisse de glace, Tu es malin. Lidl, le vrai prix des bonnes choses. Plus d'informations sur Lidl.fr. 11 x 48 grammes, 4,92€ le kilo, offre valable jusqu'à épuisement des stocks. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. La bonne idée de but, c'est l'opération Crazy Prix, avec son ventilateur à 19,99€. Eh ben, à ce prix-là, il ne manque pas d'air. 1. En ce moment, chez But, le ventilateur sur pied Aya est au prix choc de 19,99 euros. Oui, 19,99 euros seulement. But des prix et des idées tous les jours. Crazy Prix, prix de folie. C'est l'été sur RTL. Bronzé en écoutant les grosses têtes, c'est un bon programme. Alors si vous êtes sur la plage, à vos crèmes solaires et surtout, montez le son Une question politique, je profite à nouveau de la présence de monsieur, remarquez pourquoi je dis à nouveau il n'est pas parti pendant bah la oui. pub, hein, de Franz Olivier Gisbert, puisque vous le savez, notre président de la République part trois jours en Guyane, ouais. un voyage ouais. important tout de même, bah il faut ouais. penser évidemment à nos départements d'outre-mer et la Guyane est peut-être le plus important, je parle en termes de surface évidemment, bah de ouais. ces départements d'outre-mer. Et de fusées surtout. Pardon Et de fusées. Et de fusée, j'avais bien remarqué votre courroux, cher Gérard. Oh. Oh. Oh. Oh là là, C'était ah oui. normal de fuser. Hein. Alors allons-y. Non, c'est normal qu'il soit à sa place. Ah bah, ah bah oui, je ne sais pas vraiment. Qu il bon. Attends, euh, On est obligé euh, de s'incliner devant, ah devant un tel talent. C'est bien mon petit junior. Mais, mais je pense Vous reviendrez, je donne votre je, nom. c'est beaucoup ah le faillot, mais j'aime bien ça. J'aime bien Gérard, moi. Moi aussi, J'aime bien, et puis son double cachemire moelleux, on a envie d'aller avec lui dedans. <rire> wow. <C 'est> pas... <rire> bah dis donc euh... j'ai l'impression que vous les footballeurs, à <rire> la taille, là. Les, footballeurs les acteurs je vous, vous les voulez tous là aujourd'hui non oh mais c'est pas ça que je voulais dire peur qu dire que, que ce, voilà il a un beau pull bien moelleux remarquez je trouve Caroline que Pierre Boubi vous regarde lui aussi avec des yeux assez euh... lubriques ah concupissants <rire> il, il aime le ballon hein. <rire> Le oui mais faut pas de a... taper dedans là Il y en a, a, a, a partout là On peut faire une tête peut-être <rire> Pourtant c'est pas de la pelouse J'espère qu'ils ont entendu le gazon <rire> ah, Ce qu'on m'a dit c'est oh. autant entendu qu'à Marseille. <rire> si j'arrive à voir mes chevilles, c'est bon, mais on peut s'entraîner. On a toujours dit tant qu'il y a pelouse il y a match. <rire> Et je te dis pas le rond central. Ah, oh, il, ah, il va tirer dans la lucarne. Oh, bon, je peux placer la ouais, question oui, alors. Ouais. C'est là oui. pour Monsieur Tornay, Gabriel Tornay, qui habite en Suisse à Lausanne. Et donc euh, la question concerne la Guyane. Vous l'aurez compris, il y a à peu près 27 prêtres en Guyane. Mmh. Mais quelle est leur particularité Ils sont mariés. Pardon, ils sont, ils sont évangélistes. Non, c'est pas non. leur particularité. Non, non ça c'est vraiment. Euh, ils aiment pas les enfants <rire> ils sont payés par l'État. Excellente ah, wow, réponse oui, sont... de François Olivier Gisbert. Oui, il n'est pas venu pour figurer. Allez, heureux, Alors expliquez, Monsieur Gisbert. Ah, bah, ce sont des accords. Mais vous savez, en Alsace, vous avez eu des accords. Il y a un concordat aussi, il y a une place particulière Alors, voilà. pour l'Église. Il, sont il faut payés. expliquer effectivement et... que la loi 1905 sur voilà. la séparation de l'Église et de l'État, cette loi ne s'applique toujours pas en Guyane. Ce qui veut dire que les prêtres sont payé par l'État. On a essayé hein, que ça change, mais finalement, il y a eu euh, des recours devant le tribunal administratif et la Guyane continue donc à payer ses curés, contrairement au reste <rire> du territoire français. Vous êtes déjà allé en Guyane, vous, Monsieur Junion euh, Non. Non Non mais Pourtant, vous avez voyagé, tout oui. de même. Oui, beaucoup. Et ah bah, même... bah oui. <rire> <rire> <rire> on, euh... on a le droit de voyager. Attendez, <rire> <je vais pas. rire> ah <mais> c'est <rire> plein de moustiques. Non, mais Serge mais... a toujours foutu les jetons, il y a des oui. bestioles. Il y a des bestioles <rire> incroyables, mais... des serpents, des mais moustiques. Pour des un, tont, un tournage, on va pas, mais pas tourné là-bas, non Mais pas tourné en Guyane. Non, j'aurais pu faire papier en deux. Votre président de la République pour y aller Il faut être président de la République pour y aller, ben, il doit avoir des moustiquaires, des tas de trucs oh, autour de lui, des gens qui l'aident et tout, c'est très, très humide. Je me souviens de Nicolas Sarkozy euh, dans une pirogue. Ah, ouais, vous, ouais. vous souvenez de ça Oui, oui, ouais, bien sûr, c'était... Ah, mais c'était devant un fond vert, ah, non <rire> <rire> Ah oui, comme à la télé. Mes amis entendaient la vie que j'ai eue, ou les gens m'attravaient, ne suis pas venu si je les emmêle, si je dérange c'est que je suis un pêle-mêle un mélange je suis trop compliqué je ne choisirai jamais que les deux côtés ne me demandez pas où je veux aller même me les sing je les sage et tous ces sages on fait des cages où tous nous ranger Les gens qu'au fond, jamais, jamais, l'on ne comprend Comme l'homme est fait de mille bois Ces boîtes que l'on prend ne sont jamais assez grandes J'ai suivi mille chemins Et serré dix mille mains mmh. On peut aimer Brêle et me guider, Aimer même nos ennemis Je suis trop compliqué Je ne rentrerai jamais dans vos petites cases Je vis au jour le jour Alors je zigzague Toujours avec ses lunettes noires J'entends les gens se demander Quand est-ce que tombe le masque Hey yeah. J'ai la vie c'est des envies, l'envie avant les envies. Hey you yeah yeah yeah. Ay ay ay si je fou gêne, passe la même si je fou gêne, passe la même. Maître s'est c'est à l'instant sur RTL avec la même. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. Géant Pour les 120 ans de casino, une offre exceptionnelle vous attend chez Géant. Demain, l'iPhone 6 16 Go reconditionné à 229 euros sera à 120 euros seulement après remise. Un iPhone 6 à 120 euros, ça c'est une offre jamais vue dans votre géant. Les prix bas, c'est... Géant Offre dans la limite des stocks disponibles, quantité limitée. Pré-remise déduite après cagnotage de 59 euros sur la carte de fidélité et offre de remboursement différé de 50 euros. Hors Dive et hors Corse. Bonjour, c'est moi Ramsès, le chat blanc de vert. Sur la route en été, un moteur, ça peut chauffer. La facture aussi en cas de panne. Alors pour les vacances, roulez tranquille. Jusqu'à moins 30 euros sur la révision toute marque. Moins 30 euros, garantie constructeur préservé bien sûr. Et 9 clients sur 10 qui recommandent vert. C'est ça, la patte de l'expert. Offre valable jusqu'au 11 août, voire conditions sur Feuvert.fr Les grossettes de l'été sur RTL. On retrouve Laurent Ruquier en compagnie de Chantal Latzou, Florian Gazan et Stéphane Plaza. C'était au mois de janvier 2017. Une question spéciale, bénichou, là, Parce ah, que bon, je ah. pense que c'est oui, peut-être oui. le seul à pouvoir répondre à cette question. Le nom de cette chanteuse qui s'était fait connaître sous le nom de Rita Caroli. À l'époque, à l'Alcazar de Marseille, elle avait euh, 16 ans, elle faisait des numéros de danse et d'acrobatie, mais elle n'a jamais voulu reconnaître qu'elle était acrobate, car elle a toujours raconté par la suite qu'elle fut avocate. Hélas, elle a continué à chanter pendant l'occupation allemande, ce qui fait... Léo Marjan Léo Marjan Je savais que c'était le seul à pouvoir répondre. Oh. Bonne réponse de Pierre Benichoux. Alors. Faut expliquer à nos auditeurs euh, ce qu'elle chantait, Léo Margaine. Elle chantait "Je suis seule ce soir". On a un extrait. Écoutez. Je suis seule ce soir. Avec, Avec mes rêves. rêves. Je suis seule ce soir. soir. Sans ton amour. Oh. Le jour tombe. <rire> Ma joie s'achève Tout se brise Dans mon cœur lourd Voilà, ça a été un succès énorme, mais sauf que cette chanson a été un succès énorme en 1942. Pourquoi Évidemment parce que les femmes françaises dont le mari était prisonnier adoraient entendre cette chanson parce qu'elles étaient seules ce soir. Sauf que elle, elle chantait cette chanson dans les cabarets remplis d'Allemands. On lui a reproché, ah, ouais, voilà, ah, on, lui, been on... A line. <rire> <rire> on lui a reproché fureur. à la libération, elle a été poursuivie par les comités d'épuration oh. et, et elle a répondu je ne pouvais pas empêcher les Allemands d'entrer dans les cabarets, j'étais connu, j'étais célèbre, il était inévitable que je chante aussi pour les Allemands qui étaient dans les salles de spectacle. Et j'aimerais bien savoir qui n'a pas chanté à cette époque-là. D'ailleurs, plus tard, elle a épousé un résistant, hein, le colonel Charles de la Doucette, en 1948. Elle du vin blanc. Léo Jeanne. Mais elle n'a jamais eu, euh, évidemment, le même succès qu'elle avait eu, hélas, pendant les années euh, d'occupation. Elle est morte à 104 ans, quand même. Hein. Pour résister, elle a résisté. Ah, <rire> Je suis seul, c'est parce qu'elle n'avait pas mis, peut-être, de slip rouge. Le <rire> et donc, elle a composé ça. Ah, et vous, et comme quoi, de ne pas mettre de slip, ça ouvre aussi l'esprit Oui, oui ça. Peut-être vous pourriez la chanter, vous, Chantal Latouche. Rendez plaisir. Relancer cette chanson. Je hein. suis seul, oui. Allez sur le refrain directement. Oui, hein. Ah, je suis seul, seul. Je je suis ce soir. Allez, -y. Toi. Mets tes lunettes. Allons-y. Mais toi Alors, sur le refrain. Voyons. On va peut-être te tondre avant que tu chantes. <rire> je suis seul ce soir avec mes rêves. Je suis seul ce soir sans ton amour. Oh, le arrivé. jour ton ma joie oh, s'achève. Tout beau. se brise <rire> dans mon cœur lourd. Je <rire> suis seul ce soir avec ma peine. Ouais, les Allemands, ils seraient repartis plus vite. laisse <rire> soirée, le ton <rire> <rire> Et pour toujours, <rire> je me laisse On, on peux chanter ton dans les tranchées, On a <rire> tous les Allemands qui est drapeau blanc. Arrêtez, on arrête, ah, on arrête tout. Ah, dites <rire> Chantez, <rire> le chantez là-dessus. Bah, C'est la ligne Maginot, elle toute seule. <rire> <rire> elle est nommée aux défaites de la musique. <rire> elle a quand même fait un petit retour, Léo Margin, après, ah. après ah. la guerre. Ah. Euh, à 95 ans. Reste, <rire> ah. non, non, non, non, non. Quand même, à la fin des années 40, avant les années 50, elle a réussi à faire un petit succès grâce à Eddie Constantine. Ah, pardon, pas Eddie Constantine, Jean Constantin qui lui a fait chanter ah. ça. Mais le du bal s'il y a du bar colle-toi pas du machin car il faut bien que t'entendes pour te détendre ah, pa. est-ce est qu'on est est est qu aurait les paroles pour Chantal pour faire ah, essayer s'il vous plaît c'est Jean Constantin mais... et chanté où sont passés mes pantoufles, mes pompons mes pantoufles, mes pompons mes pantoufles. mes pantouf et là le public dans ta gueule ah. <rire> 16h, 18h, les grosses têtes de l'été sur RTL J'abandonne sur une chaise les chaunelles du matin, les nouvelles sont mauvaises tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elle se lève en fond Je souffle sur les braises pour qu'elle prennent Cette fois je ne lui annonce pas. La dernière et qu'attends Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde et m'a dit qu'elle voulait si je le permettais déjeuner en paix déjeuner en paix Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin. que rien ne va mieux elle met un animal me ditelle elle prend son café en riant elle me regarde à fait mais rien à la surprend sur la nature humaine c'est pourquoi elle vou enfin si je le permets' je'ai en ver Le du matin, les nouvelles sont mon reste tout ce vient. Crois-tu qu'il va neiger Demande-moi soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël chansons qui sont comme ça des petits trésors que l'on a toujours plaisir à réécouter maré, malgré les années qui passent déjeuner en paix c'était stéphane cher sur rtl rtl les grosses têtes de l'été laurent requier Moi, depuis que j'ai financé mon cheptel de vaches sur Mimosa, ça fait parler dans le pays. Avec Mimosa, vous pouvez financer votre projet en agriculture ou en alimentation jusqu'à 200 000 euros. C'est simple et rapide. Grâce à Mimosa, ma voisine a financé son vignoble et mon frère, sa brasserie artisanale. Avec Mimosa, c'est le grand public qui finance votre projet et ça change tout. Conditions sur Mimosa.com Avec Laurent Dutch, découvrez l'histoire d'un produit fabriqué par une entreprise locale et sélectionné par les magasins U de l'Aude. Depuis 1963, le domaine Saint Louis produit des œufs bio à Arzins, près de Carcassonne, sur le chemin de Compostelle. Une exploitation familiale, certifiée Label Rouge, qui élève ses poules en plein air et les nourrit aux céréales régionales garanties sans OGM. Tout cela distribué en circuit court pour ne pas vous coûter les œufs de la tête. Mmh. Commerçant autrement. Jean-Yves Chaperon sur RTL. L'heure du jazz. RTL est à Juan les Pins avec les meilleurs concerts du plus célèbre des festivals de jazz. Sur scène, Marcus Miller, Nora Jones, David Sandborn, Ibrahim Malouf, Chick Corea et plein d'autres. C'est pour vous, sur RTL, c'est l'heure du jazz. L'heure du jazz, spécial jazz à Juin. C'est toute la semaine à partir de 23h sur RTL. Avec la chaleur, se rafraîchir, c'est une nécessité. Et sur RTL l'après-midi, c'est Laurent Ruquier qui rafraîchit notre mémoire. Les grosses têtes de l'été. Qui a écrit sur sa tombe C'est pas lui qui l'a écrit, mais on a écrit sur sa tombe. En tout cas, on a gravé sur sa tombe. « Même le bronze subit le vieillissement du temps. Mais ta renommée, l'éternité ne la détruira point. » Car toi seul as montré aux mortels la gloire d'une vie indépendante et le sentier de l'existence heureuse le plus facile à parcourir. Putain, ça que des pognons de la gravure. Ouais. Ah, ouais. ouais. C'est vieux ça. C'est ah, euh... très vieux. C'est français Ce n'est pas français. Goethe Goethe, non. Euh, c'est l'époque de Shakespeare. C'est américain. Ah, c'est non, c'est pas américain du tout. C'est romain. pas écrit en français alors. C'est une traduction. C'est une traduction. C'est romain. C'est grec. Ah, Mustaki, Mustaki. C'est Platon sur la tombe de, de, Socrate, de, Socrate. de Socrate. Non, mais c'est un contemporain de Platon. Mustaki qui dit l'autre là. <rire> Vous avez dit Moustaki <rire> ou ouais, non. Socrate. Criton. Socrate. Diogène. Diogène. Bonne oui. réponse. Il oui. est incroyable. De Jean-Jacques Ferroni. Ah. Pourquoi il le sait oui, Parce que Diogène était connu pour son indépendance, évidemment. Oui. Il se promenait tout seul. Et, et, et, et il vivait, parfois tout nu. Et, et parfois tout nu. Oui, il se masturbait. Et il se masturbait. Bien sûr. Ça alors c'est curieux. Il se masturbait oh, devant tout le monde. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Une masturbation bien conduite oh. vaut mieux qu'un Covid banal. Exactement. Oh. Oh. Alors on ne sait pas trop comment il est mort. C'est la ministre ou la pharmacienne qui <rire> parle. <Les deux. rire> On ne sait pas trop s'il est mort à cause d'une infection due à la morsure d'un chien, auquel il aurait essayé de dérober son os pour se nourrir, parce oui, qu'il était très pauvre. Il était comme un clodo, en fait. Ah hein, oui. ah il oui. faut dire, Diogène. Il faisait partie des cyniques. Et voilà, exactement. Ah oui. Alors, Les cyniques, ça vient du chien oui, oui, il, il, drôle, travaillait, il travaillait pas vraiment, il ne branlait rien. Donc, il, il, il, aurait voulu, il, voilà, il aurait voulu attraper l'os d'un chien et le chien l'aurait mordu et suite à cette morsure, il aurait été infecté et en serait mort. Bon, D'autres sources affirment qu'il serait décédé des suites de l'ingestion d'un poulpe cru à la suite d'un oh, pari. C'est n'importe quoi comme direction de mort. Comment ça bah Entre l'os et le poulpe. Il n'y a pas d'os dans les y a, poulpes a, déjà. Mais... Il, faut, il faut choisir. Il oui, y en a, non, mais... même, y a même qui se demandent s'il est vraiment mort. Eh ben non, il y a une troisième version. Certains pensent qu'il serait mort parce que déçu, il aurait volontairement arrêté de respirer. Oh oui, on ouais. C'est vachement, vachement, crédible ça. Et Mais on appelle le syndrome crédible. de Diogène les gens qui laissent s'entasser les exactement. les immondices oui. dans leurs oui. appartements. Bravo, ouais. exactement, Rosine. Voilà pourquoi on en a parlé cette semaine dans la presse. Le syndrome de Diogène, c'est des gens qui accumulent de façon compulsive et qui n'arrivent pas à acheter. Et chez eux, ah ça s'entasse, ouais. ça s'entasse, ça s'entasse. Ouais, c'est ma femme. Ça. Ah oui, c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle entasse, votre femme Moi, tout, tout. Les cons. <rire> <rire> Il commence, il commence la collection, donc Elle fait jamais le ménage, votre femme, Monsieur Bénichou. Non Ah bon C'est ici qu'on a raconté l'histoire de... moi quelque chose de sale Non, c'est quoi C'est une bonne femme, elle couche avec son mari. Et, et alors, elle, elle dit, encore à une époque, c'était bien, c'était formidable. Elle disait des saloperies, des cochonneries quand on faisait l'amour. Alors, le mec, il... Il dit, va, je t'en prie, dis-moi quelque chose de sale, dis-moi quelque chose de sale. Il dit, la cuisine. <rire> <rire> ah si. Qu'est-ce qui vous est arrivé cette semaine, monsieur Bénichoux ah appréci... Ce week-end, j'ai attendu le vendredi suivant. <rire> Parce que j'ai l'impression que vous divaguez un peu aujourd'hui. Ouais. Vous pensez à autre chose, en fait, pendant l'émission. Oui, elle est amoureuse. C'est ça, peut-être. T'es amoureuse, avez... Pierre Ah, vous avez rencontré quelqu'un ouais. J'ai rencontré personne. Est-ce qu'on rencontre quelqu'un quand on a mon âge, ma tête, Mais Mais oui. oui, sûr. Mon... mon manque de pognon On, rencontre, oui. on, rencontre, on tout rencontre tout le personnel. Bien sûr, une infirmière <rire> Une infirmière, un proctologue, je sais pas, moi. On voit du monde. Je oh, pas ce que j'ai. Je, je me sens tout gonflé. Ça veut dire quoi, ça oh, bah, Ça veut dire, il se sent gonflé. Mais de quel endroit oh, Il a une érection. <rire> Alors là, c'est qu'il revient de lourde hein <rire> <rire> Monsieur Bénichoux, vous êtes en pleine forme. Ouais, d'accord, ça va. Ben si. Ouais, d'ailleurs, je m'en vais. C'est ouais. le moral, en fait. Je sens que c'est le moral. C'est pas physique. Qu'est-ce que vous faites, Monsieur Benichou En dépression. Euh, là où que je veux, le roi va tout seul. <rire> <rire> <rire> bon, non, bah, Écoutez, ne précisez pas ça à l'antenne. D'abord, ah, vous lui demandez. <rire> vous. <rire> <rire> RTL Première Radio de France. Près d'un cambriolage sur trois a lieu pendant les vacances. Ne laissez pas vos vacances être gâchées. Alors contactez Vérissure pour protéger ceux qui comptent vraiment. Vérisure, expert des alarmes, avec protection 24h sur 24. RTL, il est 17h. Les informations avec Mélina Fachin. Bonjour à tous, on prend la direction de la 11 e étape du Tour de France. RTL, Tour de France 2018 les coureurs ont pris le départ d'Albertville il y a 3 heures maintenant et il reste moins de 15km jusqu'à l'arrivée à la Rosière Christian Olivier exactement avec une course désormais très hétéroclite avec des coups d'accélérateur puis des retours sur les coureurs qui tentent d'accélérer ou de dynamiter une course très disparate par conséquent et à 14km de l'arrivée les coureurs de tête sont au nombre de 4, il y a la Barguil il y a la, un espagnol Niedé, Caruso l'Italien qui a tenté d'accélérer et Valgrin un coureur danois ces quatre coureurs échappés ont distancé me semble-t-il Moinard qui semblait être légèrement en difficulté pourtant en tête une bonne partie de la journée lui aussi à 2 minutes et 30 secondes un groupe de coureurs emmené par l'Espagnol Valverde et quelques secondes plus loin à 2 minutes et 40 un groupe emmené par Froome avec son partenaire de la Sky Guérin Thomas et Romain Bardet sachez-le on le disait il y a une heure déjà sur l'antenne de RTL Greg Van Avermaet est irrémédiablement lâché à plus de 12 minutes il évidemment ce soir mais c'était prévu le maillot jaune position donc tête de course à 14 km de l'arrivée quelques poursuivants euh, anciennement compagnons d'échappée des quatre coureurs à 39 secondes et le groupe Valverde donc à 208 et le peloton fume à 253 ce qui veut dire que sur le plan virtuel et on vous a on vous en a parlé tout au long de cet après-midi euh, Powels le Belge pouvait prétendre puisqu'il faisait partie des premiers échappés au maillot jaune et puis euh, Valverde peut prétendre ou pouvait prétendre également au maillot jaune ce soir mais il y a un homme qui... Il va falloir désormais surveiller C'est le mieux placé au classement général C'est Guérin Thomas Coéquipier de Christopher Froome Et si la cadence des Sky est maintenue Et le tempo lui est magnifiquement maintenu Par l'équipe Sky et eh bien Guérin Thomas Qui est bien placé au général et eh bien puisqu'il est deuxième d'ailleurs Derrière Van Lavermaat Pourrait endosser ce soir le maillot jaune Nous n'en sommes pas là 13 km, Il y a deux courses euh, ce soir euh, Celle pour la victoire d'étape Et celle pour le maillot jaune Pour la victoire d'étape euh, bargain à son mot à dire. Nieve l'Espagnol, Caruso l'Italien, Valgrin le Danois, ce n'est pas terminé. Et pour le maillot jaune, Guent Thomas, le grand favori. Prochain rendez-vous RTL Tour de France aux environs de 17h30. Merci Christian, à tout à l'heure. Le jeune défenseur des Bleus, Benjamin Pavard, célébré en héros à Gemont dans le Nord. C'est un grand plaisir de retrouver ma ville natale à laquelle je suis très attaché, a déclaré le nouveau champion du monde. Le capitaine de l'équipe Hugo Luris, lui, est en ce moment dans son fief de Nice. Cette victoire en Coupe du Monde, dit-il, c'est celle d'un collectif, d'un sélectionneur et d'un pays. Bonsoir Vincent Parizeau. Bonsoir Mélina. On reparlera de cette merveilleuse équipe de France tout à l'heure avec votre invité dans RTL Soir. Oui, puisqu'à 18h20 on va recevoir celui qui a été le, le chef de presse de l'équipe de France de football depuis, tenez-vous bien, 1983. Il s'agit de Philippe Tournon, c'est la mémoire évidemment de l'équipe mmh. de France. Euh, il a vu passer 253 joueurs et euh, 9 sélectionneurs. Euh, 336 matchs avec l'équipe de France. France, le dernier sans doute. Peut-être le plus beau, je ne sais pas. En tout cas, on va lui poser la question et puis on va évidemment lui demander ce qu'il pense de ces joueurs de l'équipe de France de Didier Deschamps, euh, championne du monde, et aussi peut-être de ceux qui l'ont le plus impressionné. En tout cas, on va beaucoup parler de l'équipe de France tout à l'heure avec Philippe Tournon. Rendez-vous 18h20. Merci Vincent, à tout à l'heure. Grave accident de la route sur l'A7 près d'Avignon cet après-midi, on nous le signale. Un camion a traversé le terre-plein central. Le véhicule a percuté plusieurs voitures et a pris feu. On parle pour l'instant de trois morts et quatre blessés. L'autoroute est complètement coupée dans les deux sens. Pour le moment, essayez donc au maximum d'éviter le secteur, l'A7 près d'Avignon. C'est la plus grosse amende jamais infligée par la Commission européenne. Google va devoir payer 4,34 milliards d'euros. Le géant américain a été reconnu coupable d'avoir imposé son système d'exploitation Android aux constructeurs de téléphones. L'entreprise a également imposé l'utilisation de ses applications, comme par exemple le moteur de recherche Google installé d'office sur les appareils Google qui a immédiatement fait appel la météo, attention aux orages ce soir dans le sud-ouest, ils seront localement forts avec de la grêle et de violentes rafales de vent, demain le temps sera plus calme, ensoleillé et plus chaud avec un ciel voilé dans le nord et le nord-ouest quelques averses et de nouveaux orages dans la soirée dans le Val-de-Loire les températures de 12 à 23 degrés le matin et de 23 à 37 l'après-midi, 23 à Brest 26 à Nantes et Biarritz, 29 à Lille, 32 à Paris et Toulouse, 33 à Marseille et Bourges 34 à Lyon et 37 degrés à Nîmes. Il est 17h et bientôt 5 minutes sur RTL dans une heure, RTL Soir avec Vincent Parizeau. Mais tout de suite, la suite des grosses têtes de l'été avec Laurent Ruquier. Et comme chaque été, c'est le meilleur des grosses têtes sur RTL. Voici un extrait du mois de janvier dernier. Autour de Laurent Ruquier, il y avait Isabelle Mergaud, Gérard Juniot, Caroline Diamant et Philippe Manœuvre. Quel groupe est monté sur scène pour la dernière fois le 9 octobre 1992 à Saragosse et qu'on n'a jamais revu depuis en concert Les compagnons de la chanson oh bah, Le Zeppelin Le Zeppelin, non. non. non. C'est pour vous, monsieur Manol. Oui, voilà, j'entends je bruit. tu ah, me dis ah, non, mais rien un, un groupe espagnol. C'est pas un, un groupe non. espagnol Un groupe espagnol, non. non. Anglais Les Chipsicking Comment vous dites <rire> Ils ont des guitares, là Ils vivent dans une caravane Oui. Eh bien, les, les pas pas vrai. Les mais... Chipsicking <rire> Ils ont pas de guitare, ils ne vivent pas dans une caravane, mais j'avais envie de vous réentendre le dire. C'est un groupe de rock Ah oui, c'est du rock. Oui. Américain Enfin ça, du rock, écoutez-moi. Alors là, je demanderai à Monsieur Manoff s'il estime que c'est du rock. Américain Américain, non. C'est pas le groupe de Tom oh. Petty Anglais. Abba Anglais. Abba, non. Roxy Music Roxy Music, non. Mais en revanche... Roxy merci... Rookie S'ils ne font plus de scène Est-ce qu'ils vendent toujours euh, beaucoup, beaucoup, le, beaucoup d'albums Ah, il y a des tubes hein, quand même. Le groupe même. existe toujours Ah, le groupe existe. Ah, le groupe existe toujours. Non, ils chantent séparément. Non, il y, y, y en a qui sont le morts. Le chanteur est mort récemment. Je pense qu'ils se sont séparés. C'est ce que c'est. Eagles Il y a, a de nouveaux membres, il y a des anciens membres. Oasis. Oasis Chicago Non. Chicago Chicago Non. Ils ont vendu plus de 120 millions d'albums. Oui Simple Minds Simple Minds, non. non. UB40 UB40, non. Dreadful Dead Dreadful de... Dead Depeche Mode Dupesh Mode, oh, non. Non, non, non ils jouent il encore. Joue encore plus plus entourné, mais oui, c'est vrai. Là. Laurent, est-ce que les membres du groupe sont aussi connus que le nom du groupe Il y en a au moins un qui est très connu que moi je connaissais. Ouais, le ils main... sont vieux, là. Je vous, je vous. vous, non. Le guitariste et le chanteur est très connu, oui, oui. Ils sont tous vivants, d'ailleurs, ce qui est rare. Chez les membres ah, d'un Ils auraient d un quel là, un guitariste là, très connu Ils ah. Sont fâchés fâchés. Ah, ils se sont euh... C'est les Smiths ah Les Smiths non non non. non ah, bon. bon. C'est quand même pas comment il s'appelle mon petit chéri Ils se sont The sé... Cure. Non, ils se sont séparés là, en, joueurs, en 93, ils ont joué pour la dernière fois en octobre 92 à Saragosse et ils s'appellent ouais. euh... Ah d'ailleurs D'ailleurs bonne réponse de Bernard Mabur. Ah oui, mais le chanteur ne tourne toujours. Ah bah oui, mais Marc Knopfler tourne oui, toujours. Ah bah oui, c'est pas d'ailleurs Stretz. Non, c'est euh... vrai, mais il tourne ouais, toujours. Ouais, ouais. Monsieur Manovre, alors Ah oui, non, mais là, je suis, moi, je suis Alors d'ailleurs Stretz, euh, c'est Thomas VDB euh, qui avait trouvé une bonne formule. Il disait c'est du roquois. quoi. C'est quoi Du roquois. quoi. C'est quoi du roquois quoi et ben, quand on dit à quelqu'un, t'écoutes quoi Bah j'écoute du rock quoi. <rire> ah oui, C'est donc, donc méprisé, c'était un groupe de rockois ah oui. C'est-à-dire un groupe que tout le monde écoutait, que tout le monde connaissait. Avec des clips, euh, voilà, un truc avec euh, qui ah. était trop populaire pour les, les vrais rockers. C'est pas mal quand ouais. même. Mais bien sûr c'était... Et oui les Sultans of ouais, Swing, l'album qui s'est le plus vendu en 1977 à Nepunk. Alors vous euh, voyez, le touche du J'ai ouais. ça aussi en magasin. Mais oui qui a fait l'ouverture de MTV. Ah oui Eh oui Quand MTV Europe a été fondée, c'est le premier clip qui est passé. C'était « des... I want my MTV ». Mais pourquoi Steve tu sais tout alors que tu connaissais pas la réponse <rire> <rire> bon, J'en je... ai encore un tube des Dierfaits. <rire> oh, des Vous aimez ça, champion ah oui. ah, Des nuits entières j'ai ramassé là-dessus, moi Laurent. Qu'est-ce qu que vous ramassiez bah, euh, bah, des, des bons ah. hommes, drogués, ah. enfin, des, <rire> des, des, dragués, drogués. Dragués, dragués, c'est bien pour draguer cette musique-là. C'est du rock quoi 16h, 18h. Les grosses têtes de l'été Sur RTL. Laurent Ruquier. Conforama, le confort pour tous. Jusqu'au 6 août, recevez 300 euros sur votre carte ConfoPlus pour l'achat d'une cuisine sur mesure à partir de 2000 euros. Oui, 300 euros, et c'est en plus des promos. De quoi donner un beau coup de pouce à vos projets. Conforama. Conditions magasin et sur conforama.fr. Alerte forte chaleur. tous à votre bouteille de Saint-Estèphe.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 Il est 17h10 sur RTL, c'est l'heure de retrouver les courses avec Dominique Cordier à Grègne, en Normandie, c'est ça Dominique Exactement, c'est dans la Manche, bonsoir ma chère Laetitia. je vais vous rappeler la bonne combinaison du quintet, il fallait jouer aujourd'hui l'As, le 5, le 9, le 11 et le 4. Nous en étions assez à la cinquième, voici les rapports de la sixième à Grègne. Le 9 et le 11 n'y ont pas pris part. La victoire pour le 7, French Meteor 9,20€, 2,40€, Deuxième le 5, French Arctic, 2,40€, 3 le 10, Fairplay Forever, 2,00€, le 2, Follow Jocelyn et 4 e Un an partant dans la 7ème, le numéro 11, la victoire pour le 2 emblème de Litton, 23€ Touron, 5,40€, 2 le 8, Elisée Duchloude, 2,10€, 3 le 17, en vol Montaval, 2,90€, c'est le 13, Eclipse de Vressy qui est quatrième. Il reste deux courses à Grègne, je vous invite à en suivre le résultat sur le 3210, mais également sur rtl.fr, rubrique On fait les courses. Pour ma part, je file, car ce soir, je suis, puisque je suis à Vichy toujours, c'est le Festival du Galop, je me rends euh, à la soirée du Grand Prix, première course 20h10, et la dernière pratiquement sur le coup de minuit, une grande soirée qui se terminera par un feu d'artifice. Salut Lula Super Bonne route Dominique, Merci. prudent Au Merci Pendant que les enfants font leur cahier de vacances, les grands révisent leur classique avec Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Franck Moinet est au téléphone. Bonjour Monsieur Moinet. Monsieur Moinet Oui, c'est Monsieur Moinet. Ah, pardon. Bonjour, Écoutez Monsieur Moinet, je vous oui, entendais pas parler. Moinet, Moinet, Moinet. On a peut-être un petit problème téléphonique. Il faut dire que vous êtes à Saint-Mars du désert. Ah, ah, oui, voilà, voilà. Bon, c'est pas non plus ah, au bout du monde. C'est en Loire-Atlantique, Saint-Mars du désert. 20 de km de Nantes. Tout près de Nantes. Ah. Que faites-vous dans la vie, Franck Je suis prof des écoles. Oh, professeur, un stit, quoi. Hein, autant ouais. dire. Ah ben, vous avez vos chances aujourd'hui, là, à mon avis. La question devrait être très facile pour un instituteur. Vous avez, attention, 10 secondes d'avance sur mes camarades. Franchement, pour un stite, là, peut-être même je devrais changer la question. Non, non. On... Ouais, ouais. Ah oui, ouais, ah, oui, ouais, ah, oui ouais. Non, non, non. Euh, ça... non, non. non, parce ouais. que ça concerne le livre de la jungle, le film qui sort aujourd'hui. Évidemment, on a déjà parlé dans l'émission avec le jeune indien. Je ne vais pas vous demander le nom du jeune acteur. C'est le seul acteur du film, hein, puisque euh, tous les autres sont des animaux euh, en, en une image de synthèse, lui il s'appelle Neil Settil, il avait 11 ans au moment du tournage, mais ma question c'est même pas le nom du réalisateur, c'est vraiment une question de culture, à qui doit-on, quel est l'auteur oh, bon, oui, du est livre de la jungle Alors c'est Ruyard de Kipling. Et bravo. voilà, c'est gagné ah, Bah oui, mais c'est bien Oui, oui, oui. Bon, en tout cas, bravo. Vos élèves seront fiers de vous. Vous, vie, avez, oui. vous avez quelle classe, Franck Alors, je suis euh, prof français, en fait. Je suis itinérant. comme... Euh, une... Gérard Klein. Voilà, comme Gérard Klein. Ah, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, Gérard Klein, euh, dans, dans un village. Il était avec ça. Mmh. Je sais pas pourquoi il vous enfin, raconte euh... ça, d'ailleurs. Il Ses élèves sont tous à la retraite. Hein. <rire> Ils sont là aujourd'hui. <rire> bravo, en tout cas, Franck. Vous avez... Merci beaucoup. On à l'hôtel La Lagune, Saint-Cyprien, avec la personne de votre choix. Vous penserez à nous pendant tout le week-end Ah oui, je m'en fais pas. <rire> si vous deviez emmener une grosse tête avec vous en vacances pendant ce séjour, qui emmèneriez-vous, Franck hum, Isabelle Mergaux. <rire> ah, vous emmèneriez Isabelle Mergaux. Oui. Ouais. Euh, ouais. Bonne ouais. chance <rire> Je, il ne la connaît pas. Hein. Non, il <rire> est trop de pièces. Il y a des clénex pour vous essuyer quand elle parle. Vous... <rire> vous auriez pu emmener Ariel qui vous aurait bercé de ses chants langoureux pendant tout le week-end, Franck. Euh, il... On il... Isabelle a un certain charme aussi. Pardon Isabelle a un certain charme aussi. Ah, je ouais. sens bien sur Allez, Isabelle. Ouais. On sent ouais. le... Ouais. le mec qui a le, le poster d'Isabelle dans la salle de bain. quoi. Ouais. Alors Franck, on va lui dire, ça va lui faire plaisir à ouais. Isabelle Mergo, hein. Mais... On... Et Isabelle est souvent prise quand même. On a bravo en magasin. Et je signale et on va lui adresser nos félicitations à travers le poste que Chantal Latsou est grand-mère depuis. Oui, hier. Bravo, vrai. oui Chantal Latzu est ça on peut pas imaginer quand on la voit que c'est depuis hier seulement. <rire> Pour moi. Je suis prêt à me fâcher avec n'importe ouais, qui ouais, pour, oui, une pour, pour une vanne Pour oh, une horreur elle, elle, elle se vexera pas C'est terrible ce métier quand même <rire> hein. Non, Franchement, on est désolé Franck, en tout cas, bon séjour en vacances grâce à RTL Jusqu'à 18h Les grosses têtes de l'été Sur RTL, Laurent Ruquier Bonjour, c'est Jacques Pradel. Pour vous, que vous soyez en vacances ou pas, je vous souhaite un, un très, très bel été. On espère, bien entendu, vous avoir le plus souvent possible avec nous sur RTL. Commerçants, artisans, restaurateurs, vous avez besoin de recruter rapidement Envie d'un outil efficace pour trouver votre prochain employé Sur cornerjob.com ou sur notre application, recrutez de façon simple et rapide. 200 000 entreprises ont déjà choisi Cornerjob. Postez votre offre d'emploi en une minute et contactez les candidats directement sur leur mobile. Cornerjob, rejoignez l'équipe. Bonjour, c'est Stéphane Rottenberg. Pékin Express fait son grand retour. 10 000 km à parcourir de Bornéo à Tokyo avec seulement 1 euro par jour. Des destinations de rêve, un défi de taille. Mais cette année, une règle va tout changer. La voiture ne suffira plus. Train, bateau, vélo, les moyens de transport vont se multiplier. La course va devenir infernale. Pékin Express, présenté par Stéphane Rotenberg, c'est demain à 21h sur M6. Avec RTL. À la plage, en randonnée, au bord d'une piscine ou sous un arbre, les grosses têtes nous suivent partout cet été, à écouter sans modération, entre 16h et 18h. Alors, la prochaine question est pour vous, Franck olivier Gisbert, peut-être aussi d'ailleurs pour euh, Jean-Jacques Perrouni, je ne sais pas lequel des deux préfère. Euh, C'est gentil pour nous. Hein pardon. <rire> Pardon, Isabelle. C'est très... pour ça C'est pas très habile. Non, non, c'est pas très habile oh. et puis ça, ça ne est... motive pas. Vous ben devriez voilà. nous motiver. Non, mais voilà. enfin, c'est pas une question pour Pierre Bouby. Vous avez lu Proust, Pierre Bouby ah bah moi je connais Proust. Ah bah, ah, merci, tiens. Ah bah écoutez alors très bien. Alors vous avez eu vos chances, Isabelle, non. si vous avez ah. lu Proust. Je ne sais pas qui d'Isabelle Mergo, de Jean-Jacques Perroni ou euh, de France Olivier Gisbert est oui. le meilleur expert en Proust. Vous-même peut-être, Chantal là-dessous. Absolument, euh... oui. Ah oui. <rire> vous avez lu tout Proust Oh là là. Non, oui. Elle confond à la Proust avec euh, les formules. La Madeleine et compagnie, bien sûr. Euh, la Madeleine. Pas les Badleines, la Madeleine. Là, vous savez, si vous voulez passer un bon moment, M. Ruquier, oui. vous lui demandez de nous résumer la recherche du temps perdu. Alors, ce n'est pas la question, mais on n'est pas si loin, <rire> puisque, euh, évidemment, la, reche ah, la recherche du temps perdu est en sept tomes, ça, vous le saviez, évidemment, euh, l'un et l'autre. Euh, Isabelle, ouais, France... Non, laissez tomber, allez-y. <rire> mais Isabelle, répondez-moi, dire Directement à la question, comment s'appelle le dernier tome dans la recherche du temps perdu bah, le temps retrouvé. Saddam et Gomorre Saddam et Gomorrah. non, c'est le quatrième. À l'ombre des, oui. des jeunes filles en fleurs. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est le deuxième. Un amour de Swan. Un amour de Swan, enfin, du côté de chez Swan, oui. c'est le premier. Côté. Ah oui. ah oui, la tête de veau est dans le frigo. <rire> Alors vous m'avez dit, du côté de chez Swan, ça c'est le premier tome. Vous m'avez dit, le temps retrouvé, c'est même moi qui vous l'ai dit, c'est le dernier. Vous m'avez dit, Sodome et Gomorrhe, c'est le quatrième. À l'ombre des jeunes filles en fleurs, c'est le deuxième. Et moi je vous demande l'avant-dernier. La fugitive La fugitive, c'est le titre original. Bravo Isabelle Mergaud. Oh, Est-ce que je vous l'accorde Oui, oui, oui. Parce qu'il faut savoir que quand ça a été publié, ça n'a pas été publié sous le sous titre le... La Fugitive, car ce titre était déjà pris. Il faut dire que ça a été publié de manière posthume, les derniers tomes, ouais. de « à la recherche du temps perdu. Mais effectivement, vous avez raison, Proust ouais. avait appelé... Je peux même vous dire comment ça commence, La Fugitive. Allez-y, allez-y. Albertine est partie. Alors, donc ce titre, c'est... – Albertine est partie. – Je vous l'accorde. – Albertine, ouais, Albertine bien, bonne, disparue. – Albertine disparue. Disparue. La fugitive, Bravo. excellente réponse !– Isabelle Merbeau. Bravo, Bravo. !– Albertine disparue ou la fugitive, c'était le véritable titre départ que Proust avait donné à ce sixième tome. Et le tome qui manque, c'était le troisième aussi, mais je ne vous interrogeais pas là-dessus, qui s'appelle « Le côté de... » Guermante. Alors le petit résumé maintenant, Chantal. Ah, alors je vais mais... lire Proust finalement. Ah. Est... Tu Est sais que quoi Tu es de lire tous les tomes. Tu sais quoi Ça te plairait. Il y a rien de plus simple que la pensée de Proust. Je... Moi, j'adore. C'est agréable ça aussi. Non, <rire> non, non, non. non. Du coup, Je peux le lire aussi. Ben je prends. Libye, Libye, t'as la dit, tu vas non, adorer, Il y a des on images. Dit, on dit toujours. Non, non, non, non, non. On dit toujours que c'est compliqué, etc. C'est fluide. C'est le plus grand. Voilà. Moi, moi, voilà. J'aime. Il bon, faut commencer par quel tome Le premier, ah c'est ouais, bien. Non, non, non si c'est pas l'histoire non, une suivie. non, non, Tu peux commencer par la non, C'est, c'est, c'est extraordinaire. Et ben je non, non, non, Tu peux commencer aussi pour... par un amour de Swan. C'est, c'est une beauté totale. C'est. <rire> <rire> C'est vrai, il faut que je les mette un peu. Qu'est-ce Qu que tu vas faire cet été, Chantal ben, Je vais lire Proust. On ouais. va prendre un an de vacances. Ça va être chouette sur la plage. Oh oui. Surtout si vous emmenez les 7 tomes, dites-donc. Ah oui, les deux, oui, les 7 tomes, je vais pas en emmener sept, j'en emmenais un. Oui, voilà. Alors, bah, le, le, alors lequel vous prenez eh ben, Je vais prendre, je la, vais fu prendre fu prend la fugitive. La fugitive. Prends la fugitive. La fugitive. Je peux le lire aussi Oui Oui Est-ce que vous n'avez pas lu eu Proust euh... Non, je sais qu'il a vécu à Deauville, mais... Euh... À Cabourg, Cabourg. À, Cabourg, à Cabourg, pardon. On peut le peu lire ensemble ouais. C'est au Grand Hôtel, la... là, c'est ça grand, grand Hôtel de, de Cabourg. Ouais, voilà, ça. Chambon, mais euh, euh, je n'ai jamais, euh, jamais lu Proust. Hein. On Et... peut le lire ensemble Je te le lirai tout haut sur la plage. Oh, ah, mon... putain Ah, je voudrais t'entendre euh, ah, lire Proust Elle t'lira que les consonnes. Vous voyez Booby sur la plage avec Chantal qui vous lit Proust Ouais, ouais, ouais, carrément. Avec un jambon de paille Ouais, ouais, un un Il y a longtemps, ça. je me suis couché de bonne heure. Viens, c'est l'heure, on rentre à l'hôtel. <rire> vous vous avez, Les footballeurs vont bronzer sur la plage Ouais, mais moi j'ai un corps assez atypique. Moi je suis parti en vacances et à chaque fois je prends le soleil, enfin, à chaque fois s'il ne me protège pas, je prends je fais des allergies. Oh mais donc la vrai... dernière fois que je suis parti en Corse le deuxième jour j'étais brûlé et elle m'a dit qu'il en avait pour 4 jours de crème donc du coup j'ai passé mes vacances en, en t-shirt et au bar Mais je te mettrais de la crème <rire> euh, voilà. oh, Mais c'est voilà. excellent je ça Je mettrais 50 oui, mais oui. <rire> Ouais mais après je reviens blanc Là je suis revenu de vacances il y a deux semaines tout le monde me demande quand est-ce que je pars Forcément <rire> Vous pourriez rougir ensemble en lisant Proust C'est beau hein C'est joli ça oui On, on s'imagine bien ce nouveau duo euh, là-dessous boobie sur la plage <rire> Conseillé par capel Bergeau. <rire> si vous vous reproduisez, me montrez les enfants, faites des photos. Faites des pariscopes, périscopes. Euh. Est-ce que Chantal Latsou est dans la catégorie type des femmes de footballeur Est-ce qu'elle ressemble aux femmes de footballeur Ah oui, ouais, ouais, ouais, celle ouais. de Raymond Coppa ouais, ouais. et Juste Fontaine. Juste Fontaine ouais. <rire> <rire> RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Requier. Citroën. Citroën. Citroën. Citroën. Citroën. Citroën. Et oui, même pendant l'été, Citroën reste toujours à vos côtés. Venez découvrir Citroën C3 Graphique avec Pack Safety et Mirror Screen sur tablette tactile 7 pouces à partir de 12 590 euros grâce à la prime reprise Eco Inspired. Citroën. Offre sous condition de reprise cumulable à la prime à la conversion de l'État, valable jusqu'au 31 août. Détails sur service et citroën.fr. Yeah Cet été, c'est barbecue à petit prix grâce à votre géant. Jusqu'au 22 juillet, pour les 120 ans de casino, la viande bovine spéciale brochette est au prix succulent de 8,95€ de kilo. Oui, vous avez bien entendu, la viande bovine spéciale brochette est à seulement 8,95€ de kilo. C'est ça, le plus géant des étés. Les prix bas, c'est... Yeah Origine France, vendu en caissette d'un kilo 5. France 3 consacre une soirée spéciale à l'opéra. Tous les joyaux du répertoire de Verdi, interprétés par les plus grands solistes de la scène lyrique. Le Concert des Étoiles, un spectacle inédit, suivi d'une représentation de Nabucco dans l'écrin des arènes de Vérone, dès ce soir à 20h55. France 3, vous êtes au bon endroit. Le grand jeu RTL de l'été. Ben oui, c'est l'été, vive les vacances et surtout vive les cadeaux sur RTL vous le savez, jusqu'au 5 août nous vous offrons de superbes cadeaux plusieurs fois par jour vous pouvez gagner des MacBooks, des iPhone 10, des téléviseurs 4K des voyages d'exception avec saint holidays des week-ends de détente et même des chèques de 1000 euros comment jouer, comment participer Eh bien écoutez, c'est tout de suite que ça se passe vous allez vous rapprocher de votre téléphone composé de 3210 ou alors vous pouvez aussi envoyer un SMS. SMS était au 74 900 74 900 le code était par SMS ou le 3210 pour jouer avec nous. Alors si vous êtes dans une boutique, eh bien sortez vite et décrochez votre téléphone. Si vous êtes au travail, faites-le de manière plus discrète en envoyant un SMS. En tout cas, ça vaut vraiment vraiment le coup de jouer avec nous parce que là, d'ici quoi une trentaine de minutes, nous allons jouer ensemble et vous pourrez gagner soit l'iPhone 10 soit l'iPad de 128 Go. iPhone 10 ou iPad de 128 gigas. Deux cadeaux qui font rêver, deux cadeaux qui sont peut-être pour vous. Gagner au loto, franchement, c'est assez improbable. Il y a trop de monde qui joue. Gagner au grand jeu de l'été, il y a du monde aussi, mais c'est vraiment, vraiment réalisable. C'est peut-être pour vous dans pas longtemps du tout. 32 10 74 900, code été. Allez-y, nous vous attendons et bonne chance. RTL Tour de France 2018, le prix Antargas de la combativité. En direct de la 11e étape du Tour de France 2018 qui finit de conduire les coureurs de ce Tour d'Albertville à La Rosière au total 108 500 km 500 à l'instant. Le prix de la combativité vient d'être décerné à l'Espagnol Alejandro Valverde De la formation Movistar Animateur de la seconde partie de cette étape Notamment dans le col du Pré Et dans le col de Roseland Il est passé à l'attaque Alejandro Valverde Il a même pu imaginer Endosser ce soir le maillot jaune Virtuellement il pouvait l'imaginer Mais ce ne sera pas le cas Car après ces deux beaux efforts Et deux magnifiques efforts Qu'il vaut ce prix de la combativité Alejandro Valverde vient d'être lâché et il est maintenant en difficulté. Prix de la combativité, donc, pour l'Espagnol, Alejandro Valverde, alors qu'à 5 km de l'arrivée à La Rosière, il y a un homme en tête et un seul, l'Espagnol Michael Nieve. A tout de suite pour l'arrivée en direct. RTL Tour de France 2018 Le Prix Antargas de la combativité Les grosses têtes de l'été sur RTL, on vous dit que ce sont les meilleurs moments. Et là pourtant, nous allons réécouter un extrait avec Pierre Bénichoux qui est parfois, enfin, plutôt très souvent grognon. Franchement, cet après-midi, vous êtes arrivé d'une humeur exécrable, Pierre. Que vous... Je savais qu'il y a un connard avec des pantacoufs. <rire> quel, besoin, quel besoin, sérieusement Mais c'est l'été qui revient, Mais là, Pour une fois, où oui, il fait beau, il y a, il y a trois beautés. Avec, avec, avec les, les jupes ici... Pourquoi est-ce que ce mec-là vient avec des pantacours Tu, tu me cherches ou quoi <rire> Christy Mais dites... je ne comprends pas pourquoi vous vous mettez dans, dans ces états pareils. Parce que quand, mais je, le le quand je vois ta tronche avec veut. tes lunettes en oiseau, là, ça me tue. <rire> <rire> Aujourd'hui, c'est pas votre Pas mais... d'étranger chez nous. Pas d'étranger. <rire> non, écoutez, Pierre, soyez de bonne humeur. Et encore, elle est blanche. Encore... <rire> Vos meilleurs amis sont là. Euh, Vos votre... meilleurs amis sont là, mais moi, je ne suis pas leur meilleur. Ami. Votre journaliste préféré, Christine là. votre ex-maîtresse dont on attend toujours l'enfant d'ailleurs, Chantal oui, Latsou, oui, oui, oui. euh, <rire> votre fan numéro un, Baptiste Le Caplan qui dit encore qu'aujourd'hui il a tout appris de vous. C'est vrai. Oui, c'est vrai, il a appris pas mal. Christophe ah. de Chavanne, un, un copain avec qui vous avez partagé des gonzesses à New York. Ah, alors restons dans la légende mais restons-y bien. <rire> et Christine Accordillac, j'allais oublier qui peut-être que bah, voilà, il faut le dire qu'il a le plus grand amour pour vous, mais que vous ne daignez pas regarder. Non. Je ne sais pas ce que vous avez contre Christina. Je préfère les blancs, Oh, tu sais, moi, je m'en fous, moi. C'est fini pour moi tout ça. Ah oui. À une époque j'aimais les blondes, les brunes, les brunes, les blondes. Enfin quand même. Les euh... rousses. Maintenant les chauves à la rigueur. <rire> non, quand même votre mauvaise humeur vous a poussé à bien des excès. Allez cracher sur la tombe du général de Gaulle ce week-end. <rire> <rire> Franchement Pierre. Non, tout ça, non, tout ça parce qu'il vous a pris l'Algérie. C'est dégueulasse. <rire> on vous moi a vu, moi, vu moi, sur la vidéo. Hein, on vous a vu. Moi moi j'ai pris la croix de Lorraine moi. Non c'est pas vous rassurez-moi Pierre qui avait fait ça. On était une bande. <rire> Il y avait qui y avait qui dans la bande alors euh, Qui y avait dans la bande Il y avait Jean-Marie, le père à Marine. Ah oui. <rire> la communiste. <rire> Ah oui, on va vous voir sur les vidéos. Il y avait d'autres mains qui avaient. Oui, quand même, c'est honteux ce qui s'est passé. Vous vous rendez compte, Pierre-Mélenchon oh, C'est honteux. Je tiens à signaler aussi que Christophe de Chavannes nous a offert aujourd'hui à ah, chacun 6 ouais. œufs frais. Dis donc, elle est pour votre poule. Oui, je ne l'ai pas, pas, pas encore rencontré. Non, non, mais c'est... Alors, ce <rire> n'est pas une poule, c'est une mais super y en poule. Mais il en a plusieurs. Regardez oui, oui. la grosseur de ces oui. œufs. C'est incroyable, même. il nous a apporté ah, des œufs frais. Chacun 6 œufs frais. On ne sait pas encore ce qu'on va en faire. Christina, vous allez faire quoi avec Bah, moi, je veux suivre la recette de monsieur, il faut bouillir l'eau, on met les eaux dedans, on attend 3 minutes. 4, 4, et 4, 4, 4. 4 minutes, Moi ça c'est difficile. Minutes, parce que le temps de se lire, il y a 3 minutes D'arriver vers le réchaud, <rire> d'enlever le truc, de prendre une cuillère, ça dire « ah non, elle est trop petite », de prendre une autre cuillère, bah oui, ça, fait la quatre quatre en fait ça fait la quatrième minute. C'est ah vrai oui, ou pas En fait, Pierre est... est très en colère contre ouais. la médecine. Il est arrivé ce matin, il faut le dire. Non mais c'est vrai, il est arrivé est ce vrai. matin, mais en colère contre tous les médecins. Pourquoi vous... vous croyez que ça va durer longtemps Je suis pas le bon Dieu, ils te disent. Ah oui. Tu pas le bon Dieu, tu es quoi là Tu prends 180 par par séance Mais pour rester un quart d'heure Non, mais ils sont tous là Moi, je connais un super euh ouais, ostéopathe. Tu connais un ostéopathe. J'ai un problème de oh, de Je si accents je... étrangers. Oh. <rire> oh. ah. on, on peut même vous conseiller un ostéopathe aux oeufs. Non, sérieusement... Les médecins font leur travail, ils sont là à votre disposition, c'est essaient de vous soigner. À ma disposition Est-ce que 14h45, le 28 juin, ça vous irait Je veux demain à 14h parce que c'est une heure qui me convient à moi et que vous déménagiez parce que je vais pas porte de choisi. Je voudrais que vous habitiez comme tout le monde à venir Montaigne. <rire> <rire> moi, il y a un truc, sur si j'ai jamais dit dans ma vie, on m'a souvent dit qu'est-ce que tu aurais aimé faire si tu avais loupé, si t'avais pas fait ce métier. J'aurais bien aimé être médecin de Pierre Bénichoux. Ah oui ouais. Pour vivre un enfer une fois. <rire> et je vous signale que vous insultez en plus l'époux de Christine Ockrent qui quand même est médecin, je vous ah, pas, Il n'est pas resté docteur longtemps, hein, je veux dire. Mais... Ah, il plus, a longtemps, plus longtemps que ceux que tu fréquentes et qui, à mon avis, en, tu, en ont assez Que tu tues C'est tu vrai que ça passe vite, trois minutes. <rire> mais aujourd'hui, tu t'es réveillé avec les pieds non. gauches, t'as que... julie du Tu t'es réveillé avec les pieds gauche et moi j'entends ça, je suis là, mais bien sûr, je me suis réveillé avec les pieds gauches. Par le français, sent qu'on va recevoir des oeufs dans la gueule de. On, <rire> <rire> on dit pas, tu t'es levé. On dit pas, on, tu t'es levé avec les pieds gauches, ça c'est Du français. pied gauche, pas tu avec les ah, pieds gauches. Ouais, ah ouais On se lève pas avec un pied. Oui, oui, oui, oui, oui, oui c'est vrai, c'est vrai. vrai. Avec tes lunettes, on dirait une mouche à merde. <rire> <rire> <rire> Oh, vous êtes échappé, c'est parti tout seul. Mon frère, enfin... <rire> Christina. Je, je, préfère, je préfère, être une mouche à merde que une migraine ophtalmologique, mon chéri. bien. On mais ne dit pas une migraine pas ophtalmologique, pas on, dit migraine. on dit migraine ophtalmique. C'est pas faux. C'est pas faux. faux. Oui, c'est vrai. C'est pas Je suis peut-être pas docteur. Non mais il est docteur. Ça je le sais. Écoutez, ils ont fait les petits trous pour les yeux à la Mais faut pas lui donner raison. Là, c'est pour les Est-ce que je peux placer une citation Ça intéresse personne. C'est pour Carole Magan qui habite l'Arcueil et qui espère 300 euros en Indre-et-Loire, qui a dit :« Je suis pour le retour du Martinet, mais juste entre adultes consentants. » Jean-Yann. Jean-Yann, non, mais pas loin. Jacques Martin. Jacques Martin, c'est gagné. Heureusement, ça a été vite. Tour de France 2018 Il roule vite aussi sur le Tour de France les cyclistes avec Christian Olivier Il roule vite mais il continue de grimper vers la rosière à 2 ,900 km de l'arrivée et eh bien un homme en tête va tout faire pour conserver son avance et remporter cette onzième étape il s'agit de l'espagnol Michael Nieve qui possède une petite trentaine de secondes d'avance sur ses anciens compagnons d'échappée. donc l'écart n'est pas encore fait mais Nieve maintient le tempo et semble bien pour l'emporter alors que les autres coureurs dont le groupe Christopher Froome et eh bien sont pointés à une cinquantaine de secondes mais ce qu'il faut retenir c'est qu'il y a un homme qui s'est extirpé de ce groupe Froome Romain Bardet il s'agit du Gallois Guérent Thomas qui n'est autre qu'un autre coureur de la formation Sky donc équipier de Christopher Froome bien placé au classement général deuxième derrière Van Lavermacht dont on sait qu'il ne conservera pas ce soir le maillot jaune il est loin très loin à plus de 12 minutes Van Lavermacht et donc que Guérin Thomas est en train de planter le décor de montrer qu'il est peut-être lui aussi capable d'être un leader au sein de la formation Sky et il y a donc un double jeu actuellement entre Christopher Froome qui de temps en temps met des petites pics à Romain Bardet pour voir si Bardet est dans le coup et ensuite assure le tempo pour laisser quand même quelques mètres de vance à Guéren Thomas la course est intéressante il y a vraiment deux gros leaders et qui en imposent, qui sont super puissants contre qui les adversaires ne peuvent rien faire. Il s'agit de Thomas donc et de Christopher Fum. Gros coup donc de l'équipe Sky à venir au classement général alors que Nieve maintient son avance pour peut-être remporter les capes au moment où il franchit la banderole annonçant les deux derniers kilomètres. Le vainqueur de l'étape peut-être Michael Nieve et le maillot jaune peut-être sur les épaules du gallois Geraint Thomas. A tout à l'heure. RTL Petit Matin. Bonjour, c'est Bérénice Bourgueuil. Et n'oubliez pas, demain, on met tous notre réveil à 5 heures sur RTL, au menu des jeux, de la musique, de l'info et même des animaux. Ah Bref, on va commencer la journée en s'amusant. Alors rendez-vous demain à 5h sur RTL. 5h-6h30, Bérénice Bourgueil, RTL Petit Matin. Il suffit de 6 numéros. Ce mercredi, jackpot loto de 16 millions d'euros et 10 gagnants à 20 000 euros tirés au sort. Fois règlement. FDJ, jouer avec XC comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé. Si vous cherchez des potins, si vous cherchez à être au courant de tout, absolument tout, il faudrait écouter les grosses têtes de l'été sur RTL. Là, la question concerne Kate Moss. Vous voyez, qui c'est, Kate Moss voilà, Elle a été photographiée par un paparazzi qui l'a surpris en train de faire quelque chose d'illégal. fait de la cocaïne. Oh non. <rire> faire un pétard Non, ça c'était il y a une dizaine d'années, elle fait de la cocaïne. Tout le monde le sait. Ça, oui, ça, elle énorme. a fait pipi sur la voie publique. Non. Qu'a-t-elle fait d'illégal Et oh on s'en est rendu compte à cause de la photographie. Elle s'est mal garée. Non. Là, elle a fait un selfie en conduisant. Alors c'est vrai que c'est lié à la voiture. Est-ce que c'était en Angleterre oh, alors, Je ne sais pas où c'était. Ah. Mais oui, c'était en Angleterre. Elle, elle roulait la... à droite au lieu d'ago. On oh, oh, même... <rire> ouais, oui. beau... elle, elle, elle a un peu sonné là. C'est beaucoup de cocaïne. Elle téléphonait non, comme tout le monde. Pardon. Elle, elle téléphonait. téléphonait. Non, mais elle faisait quelque chose elle... effectivement d'interdit. Elle faisait un selfie. Non. Elle a laissé conduire sa fille qui est mineure. Alors c'est vrai que sa fille était avec elle dans la voiture Alors elle n'a pas mis de ceinture de sécurité à sa fille non. Ni à elle où Elle l'a ah, elle elle elle elle elle mis elle? sur les genoux pour non. conduire C'est 50 livres d'amende bon, Elle a fumé dans la voiture Elle a fumé dans la voiture en présence de sa fille, fille mineure Ce qui oh. est interdit en Angleterre ah ouais Bonne réponse oh, de Michel vrai, Bernier C'est ah, horrible Que ça mais, mais, en mais, mais, mais. Je me demande si c'est pas interdit chez nous en France ah, oui. aussi. Ça, ça oui, moi, mais crois elle, que c fumait, en... elle fumait quoi Moi, j'en ai souffert de ça. Hein. Elle fumait oh quoi là, là. Ou... Quand ah, je faisais ouais. le, le voyage entre Le Mans où... et Bourgueil où habitait mon père, il y avait une heure et demie, il y a une heure de route, et mon père fumait des gitanes. Ah bah, bah voyez. Avec ma sœur, on était sous nos manteaux comme ça pour ouais, respirer un air un Eh bien moi j'étais au Mexique, les gens fumaient de la marijuana et je trouvais ça merveilleux. Ah, c'est pour, pour ça que t'es un peu sonné. C'est comme Obélis. quoi. Elle, elle, dedans, elle, elle, elle est elle tombée dedans. Ça a dû être long trajet. On la fait Vois pas C'est un prègle, c'est un On ne la voit pas Non, Kate Moss, avec sa fille de 15 ans, fumait ah oui. une cigarette dans la voiture. Il y a un paparazzi qui les a surpris. Total, 50 livres d'amandes. C'est peut-être la gamine qui pas fumait, non <rire> ah, C'est possible, remarqué. Une question pour Joël Ouvrard, qui habite les Clés-sous-Bois, dans les Yvelines. Une question qui concerne le docteur Roberto Anfoso. Il habite dans les terres italiennes du Piémont, ce docteur, et il a une particularité, c'est normal, vous allez me dire c'est un pléonasme, mais une particularité très originale. Laquelle Il habite dans le Piedmont Est-ce est -ce que cette originalité est physique Physique, non. C'est là que vient la Piedmontèse Ça fait dix ans. Oh, oui, c'est de là que vient la Piedmontèse, mais en oui, fin, ça ouais. n'a aucun rapport avec le docteur en question. C'est donc un docteur qui, qui a un traitement sur ses patients spéciaux Non, ce n'est pas lié au traitement de ses patients. C'est -ce lié, lié aux Jeux Olympiques Aux Jeux Olympiques non plus. Vous dites que ça fait une bah, dizaine d'années que quoi, Laurent Qu'il pratique ainsi euh, son métier. Ah, c'est la façon dont il pratique, donc qui est Absolument. Ah, il le fait par Internet il Non. Le fait, il, ah, le fait... Ah, il, il est à cheval Comment vous savez ça et Parce qu'il va sur des trucs, des contrats assez durs d'accès, donc ils sont seuls. Il ça... visite ses patients à cheval. Bonne réponse de Stiv. Alors bravo Stevie, c'est vrai qu'il fait... Bon, faut dire que Stevie a toujours eu ce... Oh non Cette oh. mâchoire chevaline. Oh. Oh. Mais non, il aime les animaux. Non, depuis, je me suis tellement fait limer, maintenant c'est plus possible. <rire> non, mais... Il parle non. de ses dents. Ah Pour non, les moins de 18 ans, euh, <rire> elle s'est fait limer les dents. <rire> Oui, c'est ce vrai, qu'on s'interrogeait. Finit oh, tes phrases, mon chéri. Bah, voir, dans, ah oui, c'est vrai qu'on a la radio. Oui, oui. Le docteur Roberto <rire> Anfosso parcourt à d'autres chevals les terres italiennes du Piémont pour visiter ses patients. Les patients sont très contents parce que ils savent que il va leur consacrer du temps. Ils se disent, voilà, il a le temps. Quelqu'un qui vient à cheval, c'est un docteur qui n'est pas stressé, voyez, par... Euh, oui, le, oui, le... enfin bon C'est les... notre docteur Queen à nous, en fait. Mais par... les, les patients ont le temps de mourir s'il met 4 ou 5 heures à cheval. Non, avant mais... d'arriver. Ah oh, oui mais on peut miser. On, <rire> Sur le temps on va fait venir. des paris pour savoir à <rire> quelle il va arriver. RTL Tour de France 2018. Et sur la route du Tour, on retrouve Christian Olivier. Et avec un sacré coup de théâtre dans les derniers mètres de cette onzième étape qui conduisait les coureurs d'Albertville à la rosière à l'instant même, ça, en dix il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur. Qui ça Guérin Thomas, Guérin Thomas, le coureur gallois qui est revenu sur l'espagnol Michael Nievé, qui a tenté de conserver une maigre avance dans le final, mais euh, Guérin Thomas, coureur gallois de 32 ans, qui avait porté le maillot jaune durant quatre jours l'année dernière avant d'abandonner, remporte cette étape et, et au classement officieux que je vous donne euh, officiellement d'ailleurs, Keren Thomas et bien endosse également le maillot jaune à suivre également l'arrivée et l'état arrivé, il est arrivé, il s'agit de Christopher Froome, très facile, troisième de l'étape, euh, Tom Dinda, le coureur néerlandais, c'est intercalé entre Keren Thomas et donc Christopher Froome, les deux euh, coureurs de la formation euh, Sky, euh, dont on a pu encore constater aujourd'hui qu'elle était un véritable roule au compresseur euh, dans un premier temps et malgré les échappées, cette équipe a maintenu le tempo sans s'affoler et en prenant les consignes via les oreillettes auprès du directeur sportif et autre manager et quand il a fallu euh, passer la surmultiplier dans la deuxième partie de l'étape après avoir assuré le tempo et bien cette équipe Sky est passée à l'offensive avec Guérin Thomas secourant galois qui remporte l'étape après avoir euh, posé déposé carrément euh, celui qui était en tête l'Espagnol nickel Nieve premier de l'étape donc ici à la Rosière à 1850 5 mètres d'altitude, Karen Thomas, le néerlandais Tom Dumoulin, troisième, Christopher Froome très facile lui aussi, et au classement général, Karen Thomas endosse donc le maillot jaune de ce Tour de France 2018 avec pour Karen euh, Thomas quelques secondes, quelques secondes assez confortables. Nous verrons évidemment le classement général de cette, euh, à l'issue de cette 11e étape dans le journal de 18h à plus tard. Dans la nouvelle voiture de mon papa, il y a un super, super grand écran. Bah, dans celle de ma mère aussi. Et même qu'elle reçoit des messages dessus. Bah moi, mon père, il tape le message direct sur son téléphone en conduisant. Et si nous transmettions la bonne attitude Au volant, le téléphone multiplie les risques d'accident. Attitude prévention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 Pour votre santé, bougez plus. En juillet chez Ford, une offre incroyable envahit les concessions. La Ford K ⁇ la plus spacieuse des citadines, est à seulement 7550 euros. Profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde. Pendant les Ford Days, la nouvelle Ford K ⁇ avec 5 vraies places et limiteurs de vitesse, est à seulement 7550 euros. Les Ford Days, c'est chez Ford. Prix maximum d'une nouvelle Ford K plus 600 70 chevaux, incluant la prime à la conversion de 2000 euros sous condition de reprise d'un véhicule éligible. Offre valable jusqu'au 31 juillet, voir Ford.fr. Le grand jeu RTL de l'été. Et celui qui a de la chance cet après-midi, c'est Guillaume. Bonjour Guillaume. Bonjour Laetitia. Alors comment avez-vous fait pour nous contacter le 32-10 ou le SMS Le SMS. Le SMS, très bien Guillaume. Guillaume, vous nous appelez de quel endroit de Bretagne, de Rennes De Rennes, quelle température aujourd'hui Oui, oh, c'est un petit 28 Ah, quand même, agréable oh, C'est bon, c'est bien, c'est bien Vous êtes pompier, c'est ça Exactement, oui, c'est ça Et aujourd'hui, vous travaillez Vous êtes à la caserne Non, j'ai quelques jours de repos là Ok, donc vous nous écoutiez la radio tranquillement chez vous Les Grosses Têtes, voilà, c'est ça Ouais, fan des Grosses Têtes, vous avez raison Vous savez que les Grosses Têtes, c'est tout l'été, tous les jours, 16h, 18h Vous allez pouvoir bien en profiter Et puis là, j'imagine que si vous appelez, euh, c'est pour essayer de gagner Eh bien, pourquoi pas, bien <rire> sûr. Hein, oui. Alors, OK, on va jouer soit pour l'iPhone 10, soit pour l'iPad de 128Go. Une préférence Oui, pour l'iPhone, oui, c'est sûr. Bon, là on va voir. Hein. De toute façon, c'est forcément un des deux cadeaux qui sera pour vous. Un des deux cadeaux qui vous sera offert soit par Christina, ce que l'on retrouve tous les soirs sur RTL, entre 20h et 22h30 pour l'émission « Quel est votre signe ?» en ma compagnie d'ailleurs. Soit Jean-Michel Zeka, que lui, vous retrouvez tous les jours sur RTL entre 11h et 12h30 pour RTL vous régale avec plein de bonnes recettes. Qui choisissez-vous Alors, Jean-Michel Zeka. Jean-Michel Zeka, on écoute ce qu'il va vous offrir. Vous allez pouvoir regarder RTL en direct vidéo grâce à l'iPad 128Go que vous venez de gagner. Ah, c'est super, c'est cool. C'est vrai, vous êtes content quand même Ah, très très content, bien sûr, oui, oui, oui. <rire> Ouf. Bon, écoutez, iPhone, iPad, franchement, c'est un super cadeau, voilà, c'est ah ouais, ouais. inattendu. RTL aime vous faire plaisir, vous allez passer un bel été avec ça Ah, c'est clair, franchement, merci beaucoup RTL, merci beaucoup. Merci à vous Guillaume d'avoir participé, restez fidèles, on vous embrasse bien fort. Et puis prochain rendez-vous demain matin, avant 9h, si comme Guillaume vous voulez jouer et gagner, eh inscrivez-vous dès maintenant, vous appelez le 3210 ou vous envoyez été par SMS au 74 900. La preuve que ça marche, voyez, allez, c'est peut-être votre tour, à vous de jouer. Le grand jeu RTL de l'été. Aux de l'été, qu'on écoute les doigts de pieds en éventail sur la plage, pourquoi pas Ou alors, euh, chaussée d'espadrilles Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Olivier Géli, qui est PDG de la société Payotte. La société Payotte fabrique des espadrilles que vous porterez peut-être cet été. C'est une entreprise catalane, la société Payotte, fondée en 2016. Mais ces espadrilles ont quelque chose de nouveau, quelque chose d'original Quelles particularités ont ces espadrilles que vous trouverez bientôt sur le marché En plastique, elles sont en plastique Elles sont non, non, Elles, elles sont... ont une double semelle. Double semelle, non. Elles, elles, pu ont... pas... elles puent pas des pieds Expliquez. Bah, elles sont sans euh, odeur, sans odeur enfin, elles... oh, enfin, Au départ, elles sont inodores. Elles évacuent la transpiration et du coup, elles ont une semelle, spéciale. ne pas Ce sont effectivement des espadrilles qui ne puent pas des pieds. Ah, là, là, là, là, là, là. Bonne réponse de Florian Gazan On ne parle bien de ce que de ce qu'on connaît bien, visiblement. Il connaît ouais. vraiment bien la vie, un ah, ouais. <rire> Moi, j'ai le réussi. <rire> Moi, je pue des pieds, même en tongs. C'est là support. En toile, fort. en il y encore de tressé. Bon, alors les motifs, vous choisissez évidemment les motifs que vous voulez. Euh, c'est varié, mais la force de payotte. et c'est Monsieur Géli qui va nous le dire, c'est de proposer une espadrille qui ne sent jamais. C'est bien ça, M. Géli Bonjour. Oui, bonjour. Comment, bonjour à tout le monde. Comment Monsieur. vous faites pour que vos espadrilles sentent jamais en fait, voilà, euh, on avait beaucoup, on avait beaucoup sur les réseaux sociaux des commentaires comme quoi quoi les espadrilles t'as avec le, le clip des nuls et du coup, nous on s'est dit pourquoi pas créer des espadrilles qui sentent bon. Et alors du coup, on s'est rapproché d'un laboratoire et on intègre dans notre toile des microcapsules. Qui au frottement du pied dég dégage le parfum. Là, il y a des microcapsules antibactériennes dans les espadrilles à base ouais. d'huile végétale. Quand les pieds frottent les microcapsules, ça diffuse une odeur acidulée de pamplemousse. Vous avez les pieds qui sentent le pamplemousse pendant ouais. trois semaines. Ah, Incroyable, je pas être allergique. Et au bout de trois semaines, ça sent le pamplemousse et le camembert. Bonjour <rire> le cocktail. C'est une horreur. C'est bien ça, ça, Monsieur Jelly. C'est ça, exactement. Ça, et... sent, ça sent le pamplemousse, c'est acidulé, un petit côté de fraîcheur. Et après il y a les recharges aussi on peut recharger au cas où, si tu ouais. dépend, les pieds comme tu s'en va. Et, bord, et, ben, se, laver pieds, ça... et <rire> se laver les pieds c'est pas ou pas Et se laver les pieds c'est pas une option aussi Mais il y en a <rire> Il y en a qui se lavent les pieds, mais ils puent quand même. Donc ça, ah, et en, en tout cas, en... à partir de fin mars, vous vendrez aussi des sprays qui permettront de réactiver les microcapsules et de prolonger la bonne odeur. Ça marche pour une vieille espadrille pourrie Pardon Ça marche pour une vieille espadrille trouée pourrie C'est marrant. Mais ça non, non, il faut non. acheter ses espadrilles à lui. Elle n'a rien ah, compris. Encore. Ouais. Bon, bah, en fait, oui, c'est vraiment pour vraiment les personnes qui sentent les pieds. Euh... Bon, après, on n'est pas obligé Ou sinon, oh. juste, même si oh. elle ne pas les pieds, il y avait une petite odeur aussi. Elle n'est pas, donc un petit parfum. Le parfum qui Le parfum pas. Et, Et, y a les... Des... <rire> Et les accents en plus, je déteste tout ça. <rire> Dieu, mais on habite de Paris ou quoi ?– Une petite heure, parfait. Mais Écoutez, monsieur, soyez gentil, Faites votre commerce. <rire> – N'écoutez pas Pierre Mélichoux qui est un espadrier lui-même. Et... <rire> non, franchement, monsieur Pierre, vous pouvez pas vous moquer des accents des autres quand on sait que vous êtes arrivé chez nous avec cet accent pied-noir qui vous caractérise encore. – Tarasse !– Laissez notre auditeur, monsieur Gélivant, Ces espadrilles oui, mais je sais bien. qui sentent le pamplemousse, elles mais sont jolies en plus aux espadrilles, et sachant, sachant qu'on va le plus à Paris. Eh ben, ah oui, parce qu'à Paris, on pue, on pue, oui. on pue plus avec la des... eh eh oui, pollution. Oui, est comme nous on, est, nous, on a le soleil, on est souvent à la plage, à Paris, ils sont euh... souvent dans les appartements avec la pluie, donc du coup, c'est plus compliqué. Qui plus. dit appartement, on dit pièces <rire> <rire> Moi, je vis dans mon pièce <rire> Avec la pluie, comme vous dites, et eh avec la pluie, avec la pluie, on achètera quand même vos espadrilles, la merveilleuse espadrille qui ne pue pas des pieds, c'est l'espadrille payotte. Vous êtes catalan, c'est bien ça, Olivier c'est bien ça. Ah bon Je viens bon. du Sud, oh. Perpignan. Perpignan, on vous remercie <rire> d'avoir répondu à nos questions. Vive votre espadrille qui pue pas On vous applaudit. RTL. Les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. sur RTL, Johnny and Murray. RTL, les grosses têtes de l'été. Laurent Ruquier. Chérie, que tu continues de l'accompagner jusqu'à la grille de l'école, pourquoi pas Que tu lui donnes encore des surnoms d'animaux en public, à la limite. Mais regarde les choses en face, il a les pieds qui dépassent du lit, ton canard des îles. Il est temps de voir les choses en grand pour votre enfant. Et ça tombe bien en ce moment avec la carte gratuite IKA Family.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 Et dans 6 minutes, il sera 18h, RTL Soir sera présenté par Vincent Parisot, qui recevra à 18h20 Philippe Tournon, ancien chef de presse de notre fameuse équipe de France de football deux fois étoilée. Il était en poste en 98 et 2018. Et puis évidemment, au cours du journal, il sera aussi beaucoup question du Tour de France. Les Grosses Têtes sur RTL. La lecture, vous savez que c'est une bonne occupation pendant les vacances. Eh bien, on se plonge une dernière fois dans la bibliothèque de Laurent Ruquier des Grosses Têtes. Les éditions Actes Sud nous annoncent la réédition d'une œuvre qui date de 1697 et qui se termine par cette célèbre phrase « La curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets ». De quelle œuvre ah oui. s'agit-il C'est Nostradamus, non Non. C'est Rabelais Non. non. Est-ce que c'est quelqu'un qui versifie Non, c'était en prose. C'est en prose. Et la et... curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. Est-ce que c'est un auteur français, déjà C'est un auteur français. Cette œuvre est effectivement signée d'un auteur français. Oui. Une œuvre qu'on attend Il était à la cour Alors de Versailles C'est une œuvre qui a été, pardon euh, de le dire, mais euh, utilisée par différents auteurs. Là, on a, euh, on va dire... A priori, l'œuvre originale qui date d'un peu plus de trois siècles, 1697. Le roman de Renard Non. Ah non, ce ne pas les mémoires de Saint-Simon Non. Okay, normalement, la phrase devrait vous mettre mmh. la puce à l'oreille. Est-ce euh, que vous pouvez euh, la répéter chère, Même sans, si on n'est pas <rire> sur la paille, chèvre. Karine, euh... <rire> <rire> moi je n'appelle Karine. Oui, Karine. <rire> oui, <moi>, vais... <rire> on se souvient rarement de mon prénom, en général, c'est après. <rire> Je <rire> sais pas ça mais c'est que Christine m'obsède tellement que je la vois partout. <rire> J'ose plus regarder personne, j'ai peur de voir bravo. <rire> Ça commence comme ça les hallucinations. Alors la, la phrase qui doit nous, nous donner un indice Redonnez la indice. phrase devrait vous donner la puce à l'oreille. Cher Karine, disais je <rire> c'est la curiosité malgré tous ses attraits coûte souvent bien des regrets. C'est un médecin. Non, c'est qu'est-ce qu'est-ce qui C'est moi qui provoque ça. Oui, c'est ouais. toi. C'est bien déjà de provoquer et là, un truc. Là, il est en train hein. de vomir. <rire> non, en fait, faut que je vous le dise. Il y a longtemps que je vous avais vu. Et je vous avez oublié ça me. <rire> En plus, elle s'est faite toute belle avec son petit corsage blanc Mais c'est ça, tout. je la reconnais à peine, ça me fait drôle. Ça te fout un choc ouais. Oh putain Elle a mis le même naperon que j'ai au-dessus de ma télé. Ah. Ça va être joli chez toi. Ouais. magnifique. Mais je vous ai manqué Non, c'est pas ça, je me dis, putain, mais on a vraiment vieilli alors. Non, non, non, non, non. non. Les jolis sont chemisier. Ah oui, oui, oui. oui. On a l'impression qu'elle a retiré sa culotte jusqu'aux épaules je sais. Mais c'est joli, tu l'as fait toi-même. es ouais. sûr que c'est ta taille oh. C'est quelqu'un que sa curiosité A un conduit à un procès. À un procès Non, mais c'est vrai que la curiosité joue son rôle dans cette Gilles affaire de Galilée. Gilles de Ray Non. Le Marquis de Sade. Non. Ah oui, euh, on, on cherche le nom de l'œuvre. Le Chevalier des Hommes. Non, qui est réédité aux éditions Actes Sud. Qui Les la de Les ah. contes de Pyrénées. Mais lequel Barbe bleue. Barbe ah. bleue, bonne réponse. Ah oui Il y avait un indice oh là là. Et voilà le travail, oh là là. vous ne faites pas acclamer comme ouais. ça Oh c'est spontané <rire> Et payant On dirait du bénichou, oh. arrête Ça date effectivement, Barbe Bleue, de 1697, dans les comptes de ma mère Loa. C'est signé Charles Perrault. Et vous êtes oui... gonflé. Je vous ai demandé si il était, il faisait partie de la cour de Versailles. Vous m'avez même pas répondu. J'ai pas entendu cette question non, du tout. Non, vous non. avez entendu bah, ça Non, pas du non, tout. Non, non, non. Ouais, non, il non, il a oublié ton tout. existence. Comment veux-tu qu'il te réponde <rire> ouais, L'histoire la... de la femme de Barbe Bleue à qui il dit de surtout ouais, ne pas ah. aller voir. Dans, dans les placards. Dans hein. les placards, dans cette pièce. est curieuse. Elle y tout eh de même. Elle découvre les autres cadavres des femmes précédentes. C'est l'odeur aussi Comment ça, c'est l'odeur <rire> Non, non. non c'est pas très réaliste, cette histoire. Hein. Mais si, mais à l'époque, il n'y avait pas de vitres dans les châteaux. Non, mais imagine il y avait que tu as des cadavres a... dans le placard. Ben, ça ça se passe comme ça dans les radios, hein <rire> <rire> Curieuse, la femme de barbe bleue pénètre dans la pièce interdite. Il découvre tous les corps des précédentes épouses accrochés au mur. Oh. Effrayée, elle laisse tomber la clé qui se tache de sang. Sans. Elle essaie d'effacer la tâche, mais le sang ne disparaît pas, car la clé est magique. Barbe bleue revient par surprise, Oh là là, ta ta ta. et découvre la trahison de sa femme. Qu'est-ce que tu fais là, connasse Je t'avais dit de pas ouvrir le placard, ça, Furieux, il s'apprête à égorger son épouse trop curieuse, comme il l'a fait pour les précédentes qu'il l'avait été elle aussi. Le monstre <rire> donne un quart d'heure à sa femme, parce qu'elle lui dit « Je vais... » Ça, j'avais oublié que c'était dans barbe bleue. Elle dit « Laisse-moi avant de me tuer, quand même, « Laisse-moi prévenir mes deux frères euh, » et, et, et, et, et prier. Oui. Sœur Et voilà, et pendant ce temps, donc Anne monte dans la tour et où elle cherche à voir si les frères vont arriver. Sœur ne voit -tu, tu rien, rien venir, venir. Ah. Je ne vois que l'herbe qui poudroie. C'est dans Barbe Bleue, et ça. Oui. Sœur Anne ah. ne voit tu rien venir Il est con, Barbe Bleue, pourquoi il laisse le temps de prévenir la police était un con. Et finalement Oh on va finalement je sais pas parce que moi je m'endormais toujours finit. avant la fin. C'est finalement les frères arrivent ah, et puis Barbe ça. Bleue il l'a dans le dans le baigneur quoi. Il ah, arrive ouais. pas, il peut pas le. Vous avez raison parce qu'il y a une deuxième morale à l'histoire. Oui. Pour peu qu'on ait l'esprit sensé, on voit bien que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible. Près de sa femme, on le voit filé et doux et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger qui des deux est le maître. C'est oh une deuxième morale signée Eric Zemmour. <rire> et on Mais c'est plus moderne. <rire> <rire> <rire> <applaudissements> RTL. Première radio de France. RTL. Il est 18...